RTL, il est 16h. Tout de suite, les informations. Un homme tué en début d'après-midi à Marseille dans le quartier de la gare Saint-Charles. Il a été blessé par balle et n'a pas survécu à ses blessures. Âgé de 28 ans, il était déjà connu des services de police. Impossible de dire pour le moment si c'est un nouveau règlement de compte lié à la drogue. Depuis le début de l'année, 14 personnes en lien avec ces trafics sont mortes dans la cité phocéenne ou ses alentours. Les autorités tentent toujours de déterminer si l'homme qui a tué sa sœur et sa mère ce matin à Trappe dans les Yvelines a agi au nom d'une idéologie, en l'occurrence celle de Daesh. Le groupe État islamique a revendiqué immédiatement ces meurtres, l'assaillant lui-même avant d'être abattu par les forces de police a crié à la Akbar. Pourtant, les enquêteurs se méfient. Il était connu pour des troubles psychiatriques, mais n'avait jamais montré des signes de radicalisation. Caris et Bouba ne passeront pas la prochaine nuit en prison ils doivent sortir en fin d'après-midi après leur violente bagarre en plein aéroport les deux rappeurs avaient été placés en détention provisoire c'était au début du mois d'août la cour d'appel de Paris a accepté de les remettre en liberté liberté conditionnelle jusqu'à leur procès ce sera le 6 septembre prochain L'hypothèse d'un court-circuit privilégié dans l'enquête sur l'incendie dimanche à Aubervilliers. Une fillette de 4 ans et sa grand-mère sont toujours dans un état grave. Ce court-circuit pourrait avoir été causé par un climatiseur portatif, sachant que les experts soulignent la vétusté de l'installation électrique du bâtiment. British Airways annonce l'arrêt de ses vols vers l'Iran d'ici un mois. La compagnie britannique explique que c'est la conséquence de l'entrée en vigueur des sanctions américaines. Les vols entre Londres et Téhéran ne seront plus rentables, dit-elle. La météo, la dégradation se poursuit avec un temps plus nuageux demain. Ciel instable et surtout température plus fraîche, avec des averses à prévoir entre les frontières de l'Est et les Pyrénées. Sur le pourtour méditerranéen, un temps ensoleillé, mais grâce au vent soutenu, les températures, de 12 à 24 le matin et de 17 à 33 l'après-midi, 17 à charbourg 19 à Lille, 21 à Paris, 23 à Nancy et Biarris, Biarritz, pardon, 26 à Toulouse, 30 à Ajaccio et 33 à Toulon. Les cours sont faits un point, évidemment, avec vous, Bernard Glass sur les arrivées à Clairefontaine. Tout à fait Agnès, pour un rappel bien sûr de celle du quintet qui était la troisième épreuve Le 13 apiculteur était non partant, la victoire est pour le 4 dieu vivant Devant le 5 Dilbay. le 3 désir de côte le 8 Saint-Thierry et la Aragonde de l'Alia 4, 5, 3, 8 et As, la bonne combinaison de ce quintet La cinquième c'est le 2 Olympia qui s'impose Alors que le 5 était non partant à 70 et à 10 devant l'as Roqueiro à 50 Et le 7 Starfine à 60, e le 6 La sixième c'était le Grand Prix de Clairefontaine, l'as c'était non partant, Partant, victoire d'un concurrent britannique, le 3 Brigland qui rapporte 2,81 et 1,70 devant le 2 Hall for Arthur, 2, 20 placés, le 5 Palmire et puis à l'instant, la septième épreuve vient d'avoir lieu, le 13 était non partant, c'est Las Hout love qui passe le premier, le poteau devant le 9 Bama et le 3 Namazjar. Il y a une photographie serrée pour les quatrième et cinquième places. La confirmation les rapports dans un peu plus d'une heure. Merci Bernard. 16 h 3 sur RTL lors de retrouver les grosses têtes de l'été en compagnie de Laurent Ruquier sûr, mais aussi avec vous, Caroline. Merci, Agnès, c'est vrai. Jusqu'à 18h. A <rire> tout à l'heure. à tout <rire> à l'heure. Oui. C'est vrai qu'on va bien s'amuser. Agnès a raison, je sais que c'est l'heure du goûter, mais franchement, il fait tellement bon que je préfère vous proposer un petit cocktail. Le meilleur des grosses têtes. C'est le nom du cocktail, un cocktail pétillant, sucré euphorisant même. Allez, goûtez-moi celui-là tout d'abord. Fabrice, Philippe Gueluc, Jean-Phi, Caroline Diamant et Laurent Requier. Of course. Caroline Diamant pourrait euh, mais... me remplacer le jour où je ne suis pas là. Je trouve Mon que c'est vrai, s'il y a bien quelqu'un qui sait animer une émission. Moi, moi aussi je sais animer. Ah bah c'est <rire> Oui, bah, mais dans Vous allez rire vous bande de... <rire> Et moi je sais pas peut-être. Ah, oui, <rire> Mais ça c'est drôle, c'est vrai que j'y avais pas pensé Fabrice C'est parce que t'avais pas reconnu Ah oui Fabrice, c'est vous qui viendriez Bah oui, alors là Faites quoi monsieur Fabrice Je vais vous donner la question suivante Ah bah si on va faire des tests Ah oui oui, on va faire des tests On fait des tests Est-ce que j'ai l'âge de passer des tests Oh, enfin. Bah oui, plutôt. Oui, oui. Des, ah tests, bah, oui. des tests, ah, bah, oui. Des tests ah, médicaux. Remarque, t'en apporté un vélo. Oui, on va faire un test. Ah non, ouais, ça, c'est redoutable, ça. Ah oui Le test du vélo. Ah bah, oui, oui. rappelez-vous ce pauvre gossiniste. Ah, oui, si euh, ah il ah, oui. en est mort. Ah, ah, il a un Il est mort dans le test de l'effort. Oui, mais ça, on parlerait. trop Mais on venait de lui dire, tout va très bien. En somme, il est mort guéri, quoi. Laurent, excusez-moi, mais il y a quand même un type ici. Dans la, dans la salle qui vous a remplacé qui à la télé c'est vrai dans une semaine c'est vous Philippe Gueulet merci de me rappeler perdu... au moment où j'ai perdu mon Prenez père c'est gentil oui. <rire> ça va lui filer bien la c'est délicat <rire> non, mais voilà c'était tout de même pour vous rafraîchir la mémoire non, mais je dis... et encore toutes mes condoléances je... <rire> Je vous le dis, Philippe, il ne mourra pas deux fois. <rire> Qu'il est con, ce Gueluc ah, Qui s'agit de bon, bon, lui hein, vous, euh... vous faites passer des tests à des jeunes, et puis... Le euh, pire, je me souviendrai toujours, c'était effectivement à l'époque de l'émission quotidienne qu'on animait, Philippe Gueluc m'a remplacé pendant une semaine à ce moment-là, et c'est qu'à l'enterrement de mon père, toute l'équipe avait envoyé une couronne, et la couronne dans l'église c'était marqué On a tout essayé <rire> !» Oh non, oh non. <rire> Ça faisait très drôle ah ouais. Moi, je suis pu mettre, on te demande qu'à en rire. Euh... rire. Oui, à une quotidienne près, alors. On n'est pas couché. <rire> Ah bah oui, on va se gêner. Non mais je trouve que franchement monsieur Fabrice a raison, c'est si oui. eh bien. En plus, c'est l'animateur qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc merci, euh, Laurent, non mais si je le rappelle parce que c'est la vérité. Donc si euh, vraiment il y a quelqu'un qui pourrait me remplacer quand je ne suis pas là, c'est vous monsieur Fabrice. Mais Alors, je vous... ne veux pas vous remplacer d'abord. Vous êtes irremplaçable mon cher Laurent. On j'ai plus l'âge. On a un je... ah, justement... téléphone, il y, y a Philippe Bouvard qui propose. <rire> <rire> Oh ben là dans ce cas je peux le faire alors. <rire> Tenez, Monsieur Fabrice vous donne la question. Il a suivante. pas ses lunettes. Alors si j'ai mes lunettes. Non allez-y et pendant ce temps nous appelons. Un ben, attendez c'est où parce que de... je ne vois pas où ça. Alors été... remets ta prothèse. Mais je ne vois absolument pas où c'est. <rire> <rire> voilà. ah, mais... on n'est pas rentré. <rire> Un oui, Allez. Tu commences par ici, Lausanne. Oui, ici aussi. Oui, oui, d'accord. Alors bonjour Laurent Riquier. Ah bon, d'accord. Bonjour mais bon, les grosses têtes. Oui. Mais non, faut pas tout lire, mais les cons. Mais ça. Mais tu vas te prendre une médaille, toi. Hein. Et puis, oh. oh. puis c'est pas bonjour oh, Laurent Riquier. C'est avec Henriquet. un immense plaisir que je souhaiterais piéger les grosses têtes. Mais oui, oh. mais on s'en fout. lui qui met. Auditeur acharné. Bon, ben c'est bien. Ben, oui. Je m'attelle je m'attèle <rire> <Bah oui. rire> voilà, à vous soumettre une question bon. et eh ben vas-y mais si tu vois pas Ferme que c'est la là. question ferme-la ah. ah. qui a dit ah réponds à, voilà, à la question réponds à la question oui mais tout le ah. préambule on s'en fout et ouais. non, mais ça on s'en fout ce mec. bulles allez. non Il s'appelle Alexis Mathieu. Et eh voilà, oui. tu pas bonjour monsieur Mathieu. Alors, qui a dit ah Non lieu. non, pardon mais c'est pas qui a dit parce que ça c'est la question que l'auditeur. Ça c'est un auditeur qui n'a pas encore compris que que c'est pas les auditeurs qui ont envoyé les questions. Ah visiblement Fabrice non il plus. <rire> ça la, ça question, a, la question elle la question est dans l'article juste en dessous mais Tu t'en fous, pose Et c'est marqué quelque part. Ah oui voilà, tiens, oui. Oh. Ah ouais. Moi je trouve qu'il ah est le... prêt, il est il est bon <rire> Ah ouais. <rire> un claquement de doigts bon. ça s'appelle il suffit, suffit d'aller voir le ah, la question si vous voulez il y a un article Oui. j'ai surligné oui. quelque euh. chose qui est un peu intéressant oui. et c'est à vous d'en faire alors je lis non parce que, que vous, si vous allez donner la, la réponse autrement ça oui. va pas rajeunir l'antenne je ne comprends rien il faut imaginer la question en fonction de l'article Voyez. que vont faire Angela Merkel et Emmanuel Macron c'est pas une cochonnerie hein Que vont-ils faire le 10 octobre, c'est ça Le 10 octobre prochain. Prochain. Ça, prochain. Ça, ça, ça, oui, à Paris. on se doute bien que ce pas dans les 20 ans qu'ils font. <rire> qu a... Une... Que va il faire Angela Merkel Oui, parce qu'il paraîtrait que... Enfin, je, je ne sais pas. pas non, mais que... Ils s'entendent très bien. Ah bah, oui, oui ça, ils s'entendent. Oui. Euh, Donc, je précise, c'est bon. quelque chose de convenable. Alors, ils vont inaugurer quelque chose. Ils vont inaugurer quelque ah, chose. Est-ce qu'ils oui. vont inaugurer quelque chose en France du... Non. Euh, non. En Allemagne. Attends, est-ce que tu as oui. lu l'article pour nous répondre En Allemagne. Oui, oui. En Allemagne. Ils vont Est-ce que ce serait pas le salon du livre de Francfort Ah oh non mais genre, ah, c est c est bon. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Oh le tricheur. On a remarqué, euh, non seulement il me file de fausses questions, des questions <rire> où il n'y a pas de questions, et ensuite, il répond. <rire> ah, on vit une drôle d'époque. Ah bah il faut que je pouvais jouer. <rire> vous, vous avez gagné, vous n'avez pas prendre prendre de l'argent, quand même. Ah non, mais non vous avez ah fait non. perdre Non mais en tout cas, ça, voilà, on a vu que vous pouviez le faire. Ah oui, oh oui euh... mais pas facilement. Euh, L'auditeur ah, ah, mais... acharné, ça fait avoir, quand même. Ouais. c'est vrai. Les ouais, les euh, frères, on essaye de voir si ma mère peut y arriver, elle Il a été... Oh, sûrement, ouais. Comment on peut y arriver, elle Qu'est-ce que ça <rire> veut dire Alors, alors pour Olivier Yonulmaz, hein, qui habite euh, Saint-Louis, <rire> dans le Haut-Rhin, <rire> <rire> alors... <rire> oui, ben vous voyez, c'est pas mieux. Hein. <rire> elle Donc... essaye de nous parler par transmission de pensée. Oh non, ça c'est infaisable. La, la, la vraie vérité, c'est que j'ai pas mes lunettes. Oh ah, mais... ah, ah, ah, ah, oui Allez. Eh ben dis donc il faut que je vienne tous les jours. <rire> oui. oui. Là, non à mais on va de donner à Caroline Diamant. Puisque... Oh, ah bah oh, oui. Madame la pro. Elle va <rire> nous faire le. C'était mon idée première. <rire> le quiz de l'hiver. <rire> Oui. Alors, nous, avons, nous allons donc poser une question pour oui. Olivier, <rire> Olivier Yorulmaz, donc qui habite euh, à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Ah oui. oui, on, on oui, déjà Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'a inventé Ernest Beau et qui se vend à la fréquence de... Attendez. Bravo, parce qu'elle a deviné la question. Il s'en va aujourd'hui oh. un flacon toutes les deux ah secondes. Ah bah non, il ne fallait pas dire ça. Bah oui C'est un parfum Mais ah, quel est con ah, ah, quel est ah. Ah. Si vous dites flacon, quel est con ah. C'est un parfum C'est un, un, euh. ah. un parfum Chanel numéro 5 C'est un parfum Chanel numéro 5 après, oh. après tous ces tests, je me sens moins con. <rire> bon bah alors finalement, je reste ouais. <rire> Gros de Avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Dès lundi, RTL fait sa rentrée. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Bonjour, c'est Sidony Bonnec. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Denis Bonnec, Thomas Hugues. Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas. Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants. Et oui, lundi, c'est la rentrée sur RTL. RTL, première Radio de France.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 Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation de numéro Jusqu'à 18h sur RTL, c'est les grosses têtes. Et nous retrouvons cette fois Laurent Ruquier en plein hiver avec Laurent Baffi, Stéphane Plaza, Chantal Lazzou et Bernard Mabille. Une question très difficile pour Raymond Évrard, qui habite Saint-Georges en Belgique. Il a vraiment toutes les chances, notre auditeur, de gagner un chèque RTEL de 300 euros. Ah, je suis là quand même, Laurent. Pardon. Je suis là pour la les... Dès que c'est difficile, j'ai quand même. Je suis là. Il y a un niveau là. C'est Stéphane Plaza qui me parle là. <rire> Oui, oui, regardez. Écoutez bien cette question. Antrios n'a peint qu'une toile dans ah sa oui. vie. Ah je suis plus là. Et on la connaît dans le monde entier. Non, je suis plus là. Ah. Mais de quelle œuvre s'agit-il Qu'une œuvre Il, qu qu Il est a vraiment peint aussi de la mythologie Antrios n'a peint qu'une œuvre dans sa carrière. Mais cette toile, tout le monde la connaît. De quelle toile s'agit-il Elle est concrète cette toile Concrète, oui, on peut, on, peut voir, Louvre, part, on, on peut la voir. Elle est au Louvre. Elle n'est pas au Louvre. Elle a été peinte en quelle elle année est à, Elle est en France. Elle est en France actuellement, oui. Elle, elle voyage partout. Actuellement, actuellement parce qu'il y a une exposition, on la voit. Oui, mais on peut la voir aussi dans d'autres pays. Est-ce qu'elle symbolise Il ah, y en a la plusieurs. Peu la peu. laitière, la laitière. Comment ça, la laitière mais Non, ce non, mais, non mais Vermeer, il a fait plein de toiles, il n'en a pas fait qu'une. C'est vrai aussi. Elle est... Non mais Elle, Laurent, <rire> elle a été peinte en quelle année Dans les années 90, début des années 90 ah, 1990. Ah. Oui. Il est mort le... Antrios Antriose, Antriose, Non c'est rien mais Alors, Il a, non, un, il a, il a un nom euh, grec en fait Pardon il, a, il a un prénom grec Antrios, c'est un nom, c'est son nom de famille C'est pas un pseudonyme, c'est pas quelqu'un de très connu ailleurs Non, du tout Il était que peintre il n'était que peintre. Elle Alors, elle est, est très, très grande cette toile ou c'est une petite toile Ah, euh, est assez grande quand même. C'est pas les, euh, la peinture de, de rue, du graphe Non plus. Elle serait, elle serait au musée d'Orsay, non Non. C'est bon. Donc c est c est abstrait ou figuratif La toile, non, c'est abstrait. Ah, voilà ah. donc on ne sait pas. Et ce pourquoi que il n'en a peint qu'une Ah, ça c'est. Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Ça, c est c est un... ah, il est mort avant de. Il n'en a fait qu'une. Il est pas, mort. C'est pas. Tu Eh ben, il a peint, il a fini son œuvre, il est décédé. Donc il a qu'une toile. Et voilà. Euh... C'est ça. Très... Ah. Ah. C'est pas, pas, pas un hein. éléphant qui a peint toi, la toile ou un animal. Pas du tout. C'est pas un faussaire. Non plus. Il a peint avec ses pieds peut-être. Oh, <rire> ah oui, il a peut-être peint avec sa bouche. Il... Ça existe. Ça. Oui. On peut dire que oui. son tableau est inestimable. Est-ce que, est que, est que vous aimeriez avoir son tableau chez vous, Laurent Alors écoutez, son tableau, il coûte à peu près 200 000 francs, 30 000 euros. Ah, ah c'est que de c'est si un, un petit <rire> Et, <rire> Et ça représente quoi Mais pourtant, cette toile est connue dans le monde entier. Laurent en <rire> ah, c'est -ce pas, pas, pas un tableau de Donald Trump Pardon C'est pas un tableau de Donald Trump Qui se serait fait appeler Qui Andreas. se serait fait appeler Andrios. Andrios. Andrios. Non. Mais un président américain Il est français En trio, c'est français. Ah, il est français. Est pas le père ah, de ça. Sarkozy Non. Euh, il a quel âge oh, Ça, j'ignore aujourd'hui. Il aujourd est mort, il est, est mort. Que est il existe il est... vraiment, Laurent Ah, voilà une bonne question. Ah, il ah, n'existe ah, pas. Il existe il existe pas, pas Chantal, fait. vous êtes venu ici pour commenter ce qui se passe. <rire> c'est vrai, vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est à, à l'heure C'est dans est un film, ce n'est pas dans un film, c est c est dans, une une ah, dans une bande dessinée. Ah, dans une bande dessinée. Dans une bande non plus. C'est dans un ah, conte. Dans, dans un conte non. Mais c'est dans une pièce de théâtre, c'est art. C'est la toile, ah, c'est la fameuse toile blanche dans la pièce Baby. Art de Yasmina Reza. Ah, oh. Excellente réponse. Bernard est fort là. Excellente réponse de Bernard Armabille. Il faut que j'aille voir la nouvelle version. de La pièce a été Très créée en, en 94, ah ouais. c'est un des grands classiques du ah ouais, théâtre. Ouais, ouais, ouais. Pierre Vanek, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini ont été les trois oui. premiers acteurs ah ouais. à, à se disputer, à s'écharper autour de cette toile, car c'est une toile uniquement blanche qui ne représente rien. Ah, je crois qu'il y a un trait, non Et Il y a tout un débat évidemment sur l'art abstrait, est-ce que on peut s'intéresser à une toile sur laquelle on ne voit rien ou pas oh. Voilà. Oh. Et, et le nom du peintre est donné dans la pièce, il s'appelle eh oui, Antrios mais, mais c'est évidemment un peintre fictif, cela va de soi Chantal vous avez compris Et maintenant qui joue ah. Daroussin. Ah, Daroussin Daroussin, Daroussin Berling. Berling Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager ah, voilà. dans la version actuelle signée... Un fromager c'est lui qui achète la croûte <rire> <rire> 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. des derniers jours de l'été cool pas trop vite surtout on inspire et on expire à fond on est bien hein, avec Bob Marley et is love sur RTL Jusqu'à 18h Les grosses têtes de l'été sur RTL Laurent Ruquier et encore une raison d'aller chez Carrefour cette année la rentrée j'adore chez Carrefour il y a 8 euros en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les produits de beauté alors je me fais plaisir maquillage soin pour le visage pour le corps shampoing et je poste mon selfie de la rentrée résultat des courses 126 934 likes ah non 35 ah 36 jusqu'au 26 août dans vos supermarchés Carrefour recevez 8 euros en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les produits d'hygiène et de beauté Carrefour corps mouchoir couchet papier hygiénique limité à 60 euros d'achat bon d'achat valable du 27 août au 9 septembre détails de l'offre et modalités sur carrefour.fr Demain soir dès 20h dans Soir de Ligue 1, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est demain soir sur FTL. Avec Winamax, site de Paris sportif, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouez avec excès, comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. L'instant d'Arti. C'est la photo de ton déménagement Oui, avec mes meilleurs potes, Vincent, Jérôme et Martin. Ah oui Et à côté du lave vaisselle, c'est qui Ah bah c'est Julien, mon livreur d'Arti. C'est la rentrée On s'occupe de tout chez Darty. La livraison et l'installation sont gratuites pour vos achats en magasin et sur darty.com. Et en plus, on peut vous livrer dès le lendemain. Vois conditions en magasin sur darty.com Nos grosses têtes et Laurent Requier reviennent de vacances lundi prochain. Vous pourrez donc, dès lundi, participer à l'émission dans Face aux grosses têtes. Le Face aux grosses têtes, comme dans cette émission d'avril dernier sur RTL. Écoutez. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Marie-Claire est au téléphone. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Laurent. Ah bah bon, vous êtes une nouvelle voisine, vous êtes un neuilly, dites donc. Oh, oh bah oh, dites oh, donc Oh, oh c'est truqué Et vous aurez 67 ouais, ouais. ans demain. En ah, fallait pas dire mon âge J'ai rien dit, vous avez 66 ans aujourd'hui. <rire> oui tout à fait. Faites quoi dans la vie vous Marie-Claire Tu retraité Laurent. Ah j'aurais dû me douter, notez bien. Ouais. Bah oui. Faisiez quoi avant Marie-Claire Alors j'étais directrice d'une résidence senior. Ah vous étiez en repérage Ouais. Oui j'aurais pu accueillir Monsieur Bénichou. L'EHPAD, l'EHPAD, oui mais de l'Euning L'EHPAD, l'EHPAD. Oui mais de la Donc Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espéride. Monsieur Féroni l'a trouvé son repère, non Pardon, qu'est-ce que vous dites, Marie-Claire Monsieur Peroni, il a trouvé son repère ou pas Son grand-père, il a trouvé <rire> Parce son que vous avez, repère vous avez une adresse, Vous avez une adresse à lui conseiller à Neuilly, Marie-Claire Bah, écoutez, il y en a un qui est pas mal hein, en face et puis euh, un petit peu après Monoprix, non Vous allez partir, Marie-Claire, si vous voulez... Ah oui, nous tous. <rire> un jour <après> oui. <rire> Laetitia arrivera aussi euh, en passant par la carte d'étoile. <rire> <rire> vous allez partir pour... Ah, euh, vous allez partir pour Carnac. Oh. Une évasion thalasso des temps de bio. Trois jours, trois nuits en Bretagne à Carnac, hôtel 4 étoiles, les Salines. C'est un établissement... Talazur. Allez voir tout ça sur telazur.fr. Marie-Claire, voici la question. Prête Oui, j'espère que ce n'est pas trop dur. Il y a Florian Gazan. Bonjour. Oui, mais il va vous laisser 10 secondes. C'est la règle pour les auditeurs pour ce challenge. Oh, il s'agit oui. de retrouver un mot un mot utilisé par le président de la République lors de ses oh. dernières interviews, un mot qui nous vient de Belgique. Vous savez que le président aime bien utiliser de temps en temps des mots désuets. Il oui. nous avait fait avec la poudre de perlimpinpin. il nous avait fait aussi avec le croquignol. Oui. Et là, c'est un mot venu de Belgique qu'il a utilisé face à Jean-Pierre Pernaud. De qui Pas Non mais ça rime avec les attributs Oui, absolument. Alors de quel Et mot oui. s'agit-il Allez, allez. Caribistouille. Comment vous dites Caribistouille. Euh, presque. Oui, non, presque. Non. Carabistouille. Ouais. Carabistouille Carabistouille Carabistouille, c'est ça Oui, c'est ça, Marie-Claire. Oh, je ne reviens pas, Laurent, Si, contente. on en revient de Carnac par la guerre Salazar. <rire> Vous l'avez trouvé comment, carabistouille ben Parce que je l'ai écouté, je l'ai déjà entendu carabistouille. Et ben voilà, c'est ce que c'est que des ouais carabistouilles. Jean. Arrête de raconter des carabistouilles, des galéjades, des mensonges, des blagues, voyez, euh, logéria On oh, s'est dit toujours nos carabistouilles, arrête tes carabistouilles, on chez nous. C'est une très jolie chanson, que On chante, oh c'est des carabistouilles, il m'en devait tes boîtes tes couilles, on va faire des carabistouilles oh, Voilà, vous avez la version ah. bruxelloise et du Marie Claire. Je suis déjà venu vous voir et puis je viens bientôt. Ah, vous allez venir nous voir ici à Neuilly alors. Oh, je suis déjà venu vous voir à Dubaï. Dubaï, Mada aime les voyages. Ça ah. vous ah. Oui. Ça mais... mais... vous rapproche. Et il a pas hein. mon Jean-Fi, il y a pas mon jean ah. adoré. Ah bah pas aujourd'hui, mais il va venir dans la semaine. Votre jean il y a pas de problème. Quels sont vos chouchous parmi les grosses têtes Marie Claire? Alors, j'adore euh, Michel Bernier, parce que j'aime bien, je la trouve saine, je l'aime bien, mais je vous aime tous, et j'adore Jean-Philippe. Isabelle, Isabelle Mergaud un peu aussi Oui, bien sûr, j'adore <rire> oui, Isabelle Mergaud, oui. Ouais. Voilà, disons, <rire> est, euh, en deuxième rang, quoi. Qu elle, est, elle est vraiment bien foutue, hein, Isabelle Oh là là, ah ouais, oh pas terrible Il euh... n'y a rien acheté. J'ai vu dans la pièce avec Chantal là-dessous. Ah, oui. Forcément, par comparaison. <rire> On oh oh oh, oh se répété. Oh, le coup On vous embrasse, Marie-Claire. Ah. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. Un cahier 180 pages, petit format grand carreau, un manuel d'anglais, un double décimètre en plastique. À votre fils et sa très longue liste de fournitures scolaires, ne dites pas. On va jamais s'en sortir, ton année scolaire est fichue avant même d'avoir commencé. Mais dites plutôt. Ne t'inquiète pas, c'est Cultura qui va s'en occuper. La rentrée, ça va bien se passer. Dans les magasins Cultura et sur Cultura.com, retrouvez un large choix de fournitures à prix bas, tous les manuels scolaires et des services dédiés comme la préparation de votre liste scolaire. Cultura L'esprit jubile. Intermarché vous propose d'écouter 2,10€. Je ne bavarderai plus en classe. Je ne bavarderai plus en classe. Jusqu'au 26 août, le paquet de 300 feuilles Oxford Grand Carreau Format A4 est à 2,10€ seulement, avec en plus 50% d'avantage cartes. C'est la rentrée des petits prix et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe aussi en copie double. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Les Grosses Têtes sur RTL, le meilleur des émissions, de Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Trois femmes, cette fois sur le plateau, Chantal Latsou, Isabelle Mercot et Marcella Yacoub, tirées à quatre plingues. T'as des ongles incroyables, Marcella Yacoub. Ils sont très longs. Euh, hein. Ils ont été faits chez Carglass, on dirait. <rire> C'est vrai, ouais. Tu fais pas la vaisselle avec ça, si Non, jamais, j'ai fait la vaisselle. Il ouais. faut dire qu'elle ne mange pas, alors elle a pas de non, vaisselle non, à non, faire. Mais non, mais c'est juste que j'ai une machine. Enfin, qui fait la vaisselle maintenant Moi. Oui. Mais t'as pas une machine à faire la vaisselle Moi, je fais la vaisselle parce maman, que je maman, suis pas, pas, parce que je suis pas assez nombreuse toute seule pour faire une machine. Pour faire une machine. Alors, alors après ça colle quand je fais, donc ah. je fais la vaisselle. Voilà. Voilà. Mais comment vous faites Vous voilà. séparez Vous êtes toute seule chez vous Vous faites pour une assiette Vous mettez ça dans votre machine à laver la vaisselle seule. Oui. Tu fais une tournée pour une Pour un verre, j'ai fait une machine. Génial bon, on va sauver comme ça, cette putain de Et moi, je suis contre les gens qui sont écologistes. Mais dis-donc, quand t'es toute seule, tu aurais mangé dans des assiettes en carton, comme ça, tu les jettes, et puis t'as pas de vaisselle à faire. C'est une bonne idée, mais tu vois que les idées que tu me donnes pour la vie. Oui. <rire> <rire> J'ai l'impression qu'elle se fout de votre gueule. Non, non mais attendez, on va voir. Euh... Non mais j'aime bien, enfin, comme ouais. mes conseils pour la oh, vie. Bien sûr, il y en a des très jolies, des petites fleurs, ça donne un petit un petit goût il mais c'est pas mauvais. Oh. T'as qu'à me dire de boire des gobelets en plastique, on va voir sa gueule. Oui. <rire> <rire> <rire> ah, non, mais, non, mais vous ne faites pas croire quand même, non. Franchement, à un moment où on nous demande à tous, bah Dans, oui. le, dans le moindre. Ah, moi, je suis contre l'écologie, je trouve ça atroce, en fait. Ah non, mais enfin, écoutez. On On doit tous faire attention à notre planète dans, dans le moindre hôtel où on descend. On vous demande maintenant de bien signaler si vous allez réutiliser ou pas la serviette pour pas qu'ils vous l'échangent. Alors moi je voudrais dire une chose, c'est ah. que euh, je vais souvent dans les hôtels et il ouais. euh, y a d'autres qui disent que si on veut changer, si on veut garder la serviette, on la, on la remet sur le porte serviette, sinon on la laisse par terre. Exact. Eh bien, systématiquement, on me change de toute façon toutes les serviettes. Ouais. Ah oui Mais je, mais c'est vrai C'est vrai. Vais, pourtant, t'as pas l'air sale. Non, <rire> non mais là, on fait le mettre sur le porte-serviette. Une serviette un peu mouillée, je la mets sur le porte-serviette pour pas qu'on me la prenne. Et eh bien, on me la prend et j'ai ah. Elle serviettes. doit tomber entre-temps, tu dois moi, mal l'accrocher. Moi, moi, ah, moi, ma... moi, je trouve ça absolument dégueulasse, cette idée. Je suis pas contre qu'il faille économiser un peu l'eau puisque il y avait dans les hôtels américains dans les années 50 déjà save water ça veut dire euh, oui, économiser euh, ça... l'eau mais je oui, ça sûr... avait à peu près compris Dieu sait que je parle mal l'anglais mais à ce point-là save water ma, ma mère ne comprend pas <rire> votre mère mais, ouais, mais, mais ma ta mère, mère, mère elle est morte était... <rire> d'abord elle est morte tu elle oh. été plus propre que la tienne oh vas-y donc oh. Oh. Oh. « Je m'en fous de perdre ma place, mais on su le crapaud, maman <rire> <rire> alors, y mes... Comment -ce !» Comment est-ce qu'un pied noir peut nous donner des leçons de propreté <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Alors là, <rire> là c'est mais... sur mes origines. <rire> Et toutes les gonzesses qui l'emmènent à l'hôtel, elles repartent avec le pied noir. <rire> Sans le signaler à la direction. Ah. Elle laisse Pierre partir vous en espérant qu'on va le changer. Laissez-vous dire. Alors, vous voulez que je continue oh, oui, allez, oui, oui, alors oui, oui. vous êtes payé. Oui, oui, oui. Cette, cette, cette, ce soudain éveil de la conscience écologique Oui. des, des hôteliers oui. me semble une supercherie complète. Ah, c'est pour, pour avoir moins de linge à laver. Il y, y a un moyen très simple de faire économiser l'eau et si on n'a pas de lave-vaisselle, c'est de faire la vaisselle en même temps qu'on prend son bain. Ah moi je fais ça c'est oh, oh, dégueulasse. <rire> ouais. ah, moi je fais des bains très chauds, je fais cuire mes nouilles dedans. <rire> Ah bah oui, il faudrait vous faire nuire vos couilles. Une fois par semaine. Moi, on me dit, peut... dit qu'il faut mieux prendre une douche parce que c'est 300 fois moins d'eau que, que pour le bain. Mais ah, bah, ça dépend moi, pas pour qui, parce que vous, forcément, dans une baignoire, <rire> le niveau de l'eau doit être très bas. <rire> un, un verre suffit. <rire> <rire> Il est amusant, ben moi, je, je, je continue à prendre de mains, moi. Alors, ah, vous avez la de... porte qui s'ouvre ou pas, comment on dit ah, oui. mais faut ouais. l'éviter d'abord, Non, mais j'ai un monte charge. Sans rire, parole d'honneur. C'est pas vrai, vous êtes acheté ça, Pierre Non, parce que j'ai un genou qui est pas terrible. <rire> non, mais t'as un monte charge. Oui. Ben, vous voulez nous expliquer ou Ah oui, oui, oui, on va savoir. Ouais, savoir ouais. J'ai vu ça à la télévision. Ah. ah. On vient vous installer une sorte de, de bande comme ça de large de à peu près 60 cm qui est contre la paroi interne du de la baignoire et c'est relié à un petit moteur Il <rire> va ah, y a avoir un cours du à C'est plus une baignoire, c'est un sous-marin <rire> Je jure que c'est vrai y a y a... Racontez pas ça comme ça Je vous rappelle que Florian Gazon oui. est le filleul de Claude François ah ça, ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs Parce que moi il n'y a pas laissé qu'un genou <rire> On ne voulait pas que je vous raconte Ah si, bah si, bah si, on va, on, va, alors, on va ensuite Alors Tu fais couler ton bain les Mec, les mauvais raconteurs d'histoire, c'est des bruitins. Avec des bruiteurs. Tu fais couler ton bain Une fois que le bain est coulé c'est <rire> la température elle est bonne ah c'est ça parce que parce que ce soit votre sexe ça, qui... <rire> parce qu'il faisait un mouvement avec ah ça là, le... oh le le baba, bizarre, bizarre, non, là, il teste la température avec son sexe ah, apparemment elle est un peu froide <rire> et elle est profonde ah dis-moi dis dis non seulement tu te moques de ma mère mais en plus tu rigoles avec ma bite et alors ah. quand tout va bien T'es là, oui. là, dans ta baignoire, regardez. Là, vous auriez en savoir plus, regardez. Regardez, ce que j'aime, c'est la jeunesse de France, c'est cette soif d'apprendre. Donc, donc t'es là, oh. tu commences à te savonner. Qu'est-ce que tu te savonnes dans la baignoire Un peu en dessous les bras et un peu les pieds. Le reste, c'est dans l'eau, on verra bien. Bon. Attendez, oh, par – Parfois il y a le gland qui est en dehors quand même, <rire> <rire> voir, voir le ventre. – On dirait un peu la recette du poteau-feu. De... – ah, ah, ah. ah. Et t'es là, et tout d'un coup tu dis, tiens, Je et bien. les grosses têtes commencent à quelle heure <rire> À 16h, il est 15h40, <rire> <rire> j'ai juste le temps de sortir de mon bain. Mais Pierrot, tu t'es pas rasé, hop là !– Tu te rases dans ton bain Je me rase dans mon bain. Parce que j'ai un petit truc comme ça. Un petit <rire> <petite, une> <rire> truc avec comme avec un, un miroir ah. grossissant. Oh, ça, ça doit faire peur. <rire> Qu'est-ce que c'est long. <rire> bon, et alors, et alors Le monde alors, charge dans et tout ça. Tu te laves les dents dans ton bain <rire> C'est titanique dans une baignoire. C'est très très long. <rire> alors, le monde charge. Continuez être désagréable. j'arrête le récit. Ah non. Petits vous voulez, la, vous voulez on veut la chute, ah on voit la ah chute. Ouais, Quand ouais, ouais. qu Justement, pas de chute. Ah, grâce au mont de charge. J'appuie sur le bouton. C'est un bouton qui est diffusé. Diffusé, ça veut dire qu'on n'a pas le. Oui, oh oui, oui, d'accord. Oui. Mais non, tu penses que ça veut dire Non, diffusé, ça veut dire qu'il rend pas. Isolé, il diffusé. Ouf. T'appuies sur le bouton. Oui. Et tout d'un coup. Tu sens que tu es haussé par cette bande ah qui bon se tend. Et, ah et, bon et elle, te, elle se tend jusqu'à ce que tes fesses affleurent l'eau. Ah et, et, donc, et donc tu sors de ta baignoire comme tu n'as tu pas à te hisser pour aller te, ça sortir ta ça te soulève de l'eau. Si elle se met en panne, si elle monte jusqu'au mmh. plafond, tu pas dans la merde. <rire> dégoûtée de ce monde sous la lampe un dernier songe j'entends ta voix malgré tout ça et tes mots respectez l'autre I've come upon I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun. La chambre même est sans pitié. Le paradis tombe à mes pieds. Pourtant, oui. Rien le silence ma mémoire qui rentre tard je pense à toi don't you think twice it lost but now i finally know et tous ces signes que tu envoies qui me chavirent à chaque fois when do you rearrange the stars and even on the silent sea I'll come Par le duo de Milan Farmer avec la chanteuse américaine Elpi est déjà numéro un des ventes de singles en France. Le nouvel album de Milan Farmer sera disponible à la rentrée. Youpi RTL, les grosses têtes de l'été, Laurent Requier. RTL. Quel est votre signe Christine Haas, Laetitia Allé. Chaque soir sur RTL, découvrez votre thème astral pour mieux vous connaître. Pour participer, inscrivez-vous au 3210 ou par mail astro2018@rtl.fr. Histoire d'amour. Changement professionnel, situation familiale, l'astrologie peut vous aider. Nous vous attendons ce soir, dès 20h sur RTL. 50 centimes la minute. Best of Grosse Tête sur RTL jusqu'à 18h. Et parmi nos grosses têtes de cette émission de fin janvier, Bernard Mabille, Philippe Manœuvre, Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant, Isabelle Mergaud et le comédien Gérard Junio. Forcément, vous avez entendu parler du western, célèbre western, les 100 fusils Android Rifles. Hein, en Android ouais, en, en, en, en, en, en version originale. 100 yes. Rifles, les 100 fusils Ce euh, sont des Indiens qui sont opprimés par des colons au Mexique. Et là, vous avez ah. euh, deux hommes et une femme qui vont les aider à s'opposer. Ouais. Et alors, ce film a marqué l'histoire du cinéma. Pourquoi C'est le premier film dans lequel on voit quoi Raquel Welsh. Alors c'est vrai qu'il y a Raquel Welsh. Ah, il y a un noir, film. il y a un noir. Oui, et, et alors. C'est la première fois qu'on voit un noir. Jim, Jim Brown, euh, Jim Brown qui joue dans un western, un noir, voilà. un Jim Brown. Alors ça c'est voilà. vrai mais c'est pas la première fois qu'on voyait un noir au cinéma. Ah, la première fois qu'on voyait un noir tuer des Indiens. Non, non. Un Indien qui mourrait pas. Non. C'est la première fois qu'on voyait un Indien scalper en direct La première fois qu'on voyait les Indiens gagner Oui, c'était <rire> la cause indienne, non Non, non. Ah, on a frôlé la bonne réponse là mais le moment avec l'acteur noir. Avec Jim Brown, l'acteur ah, noir. C'est la Jim première fois qu'on voyait une femme blanche embrasser un acteur noir. Mieux que ça, même. l'amour. C'est la première fois qu'on voyait deux personnes de couleurs différentes faire l'amour au cinéma. Bonne réponse c'était en quelle année, donc Eh ben ça, c'était en 69, si j'ose dire. Ah bah. <rire> <rire> mais c'est vrai. Année <rire> érotique. Ah, les, les, fusils, les sans fusil euh, Oui, ça avait choqué. Je vous jure, à l'époque, ça paraît bah, dingue, Ricains, évidemment, oui, comme ça. Très beau là et l'autre, d'ailleurs. Jim Brown et Raquel Welch. Euh, euh, c'est pas n'importe quel couple, hein, quand même, faut bien dire. Elle était ouais. magnifique, Raquel Welch. Euh, ah, euh, ouais. pas très bien Jim Brown, pour être honnête. Raquel non, mais c'est un acteur très connu. Raquel Welch aux toilettes chez Raquel Welch. Tu as été aux toilettes chez Raquel Wesh <rire> Pourquoi raconter J'ai utilisé les toilettes de Raquel Wesh <rire> Raconter Quand on était à Los Angeles, Patrick Dever qui était copain avec l'amant de Raquel Wesh, on a été chez Raquel Wesh, et je suis allé aux toilettes. <rire> tu aurais pu dire que je suis allé faire rater dans sa cuisine Ça m'a marqué Je me suis assis sur les toilettes de Raquel Wesh. Oh, ah oui, quand même <rire> Ça m'a ah, fait, fait un truc Mais elle n'avait ah, pas de toilettes personnelles euh, général, Ça personnelle, avait... oui Ah, T'étais dans sa chambre. J'avais 22 ouais. ans, je me souviens. Ça m'a fait un truc. Mais ça, si elle nous entend, elle va être aimée parce qu'elle vit encore avec elle, Walsh. Oui, mais elle n'entend oui, plus rien. <rire> elle a Donc quoi Elle a dire, Que Gérard Juniot s'est assis sur ses toits. Elle le sait, elle le sait. <rire> je préfère pas. Mais si tu t'es assis dessus, c'est que t'as fait la grosse commission. <rire> ben oui. Ah non, non a, ça m'a tout coupé. Ça m'a tout coupé. Je Walsh. Non, ça c'est pas possible. Non, non. Ah non. non, je me suis assis, juste comme ça pour pour avoir. Oui, je comprends, ma... je comprends, oui, pour la sortir. Non, mais il y a. Y a, y a, y a... <rire> Mais il y a des hommes qui s'assient pour faire pipi, hein. Ben oui. oui. C'est pas courant quand même. Ouais, oh, ah, non parce que des fois t'as ton bouche oui, machin, tu sur la cuvette et c'est là que tu oh, chopes plein de saloperie. On oh, prétentieux. On oh, prétentieux, attends il, il pêche avec lui. Excuse-moi. Mais... Il s'assied. Tu t'assieds et, et, et ça bouge le. Non, ça bouge, ah. ça bouge pas. C'est pas. J'ai dit, ça peut toucher le rebord. Ça va chez le voisin. Ça sort. Non mais ici si tu... on l'appelle le piton de Grenoble. <rire> De non mais c'est pas possible de faire ça si, si par exemple tu te lèves le matin que tu es une, une, oh, gloire. Une gloire une gloire et que tu t'assois, tu peux pas, il faut la. Faut... Enfin, c'est compliqué. Ouais. <rire> bon écoutez, euh, je vais pas, pas contredire un type qui a chieux chez la Welch <rire> RTL, les grosses têtes de l'été. Non, non, non, Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love to make us still. that I used to know. Gauthier sur RTL. Retour de la valise RTL, lundi dans les grosses têtes. Alors, écoutez bien. Je vous rappelle qu'il y a dans la valise 1100 euros, un toaster Smeg, l'album d'Elisa Tovati, le cœur et la locomotive des filles émotives. Un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Virgule. Une plante chat offerte par ravidé-barbecue.com C'est bien noté Pouf. Bon, tant mieux. Alors maintenant, pour vous inscrire à la valise, être appelé et la gagner, vous tapez par SMS « valise » au 74 900. Et moi je dis bonne chance. RTL La valise 1027 euros dans la valise, c'est une toute nouvelle valise puisqu'elle a été gagnée hier. J'ai ajouté tout de suite un appareil photo Polaroid Collector The Dutch. Mais attention, Jacques Pradel, et oui, ça je vous avais prévenu, hein, quand c'est une nouvelle valise, il y a toujours un piège, un autre animateur ajoute quelque chose. Jacques Pradel, hier soir, dans l'heure du crime, justement, on a fait un crime, il a rajouté dans la valise, comme ça, subrepticement, sans qu'on le sache, sans témoin, un jeu vidéo. Il ah y a quand même des auditeurs, <rire> j'espère. C'est ouais, embêtant, mais, embêtant ouais, mais ça sinon. Va être, ça va être difficile. Ah, ouais. ouais. J'espère que des gens l'écoutent de temps en temps, ah, qu'il qu n'est qu pas tout seul Bien dans le sûr. studio. Les gens adorent Jacques Pradel, ils l'écoutent en podcast, parfois. Alors, parfois, ils ont... <rire> Seulement ouais, le, le, le truc le lendemain, vous voyez ça le problème bien sûr. Ouais. Ah, oui. Ou la nuit, la nuit Oui, voilà. c'est ça, Chantal. Bonne position, oui, oui. Mais ça, ça. <rire> Allez, va, va te recoucher. Là. Bon, il a rajouté quoi, Jacques, alors Mais Chantal, le... comment vous faites pour être toujours à côté Le monde ouais. le monde de Chantal. Le... Alors donc, il a ajouté, Jacques Pradel, le jeu vidéo Call of Duty World ah, War ah. II pour ah, la oui. PS4. Voilà, un jeu événement digne d'une production hollywoodienne pour une expérience spectaculaire de la Seconde Guerre mondiale. On reste dans la guerre, voilà ce qu'il y a dans la valise. Deux choses, plus 1027 euros. Je propose qu'on confie, quand même, qu'elle serve à quelque chose, notre ami Chantal. Ah, vas -y, vas -y. ah, ah, vous êtes d'accord, Chantal Bien sûr, j'adore appeler les gens. Allez, vas-y. Alors, eh, allez, on... expliquez le principe du téléphone. <rire> Élise et Moun, voulez-vous choisir un numéro entre ah, 1 non. et 20 Le 16. Le 16. Chantal, vous notez bien, Barbara Lecorre. Barbara Lecorre. Madame Lecorre habite l'Annnester, dans le Morbihan. Ah, vous connaissez l'Annester oui. Bah oui. C'est en, en Bretagne. Oui. <rire> dans le Morbihan. Bah, oui. Ça sonne chez Barbara Lecorre. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Le, ah là là là le là corps là là. est occupé. Ah. <rire> un autre numéro, M. Simon euh, Le 17. Le 17, on va appeler Françoise Colley. Françoise Colley qui habite Bruxelles, dites donc. Ah, ah, c est c est bien bien en, en Belgique. On appelle, oui, en Belgique. Ah, oui. ça progresse. Ah, <rire> Bravo Chantal. Bravo Chantal. Bah, on la baisse pas comme ça avec <rire> <hein. rire> C'est rare quand on, on appelle... Passer euh... maintenant au mot lunettes. Après tabouret. Après micro. Attends, ça soit sonné. Ça sonne chez Françoise Colleil, Chantal. La Bruxelles. Colleil, Colleil. Oh oui, un en belle. Oui. Françoise, attention. Allô Françoise Colleil. C'est la vieille de RTL. <rire> tu sais qui est à l'appareil Oui. Qui c'est avec, avec le stress, là, je ne sais plus. Euh, euh, euh, Chantal Latou. Oui C'est génial La vieille de RTL Elle comprend tout de suite C'est génial Ah oui Non non non non Je l'ai compris Regarde parce que tu Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Françoise belge Je travaille dans un hôpital Donc vous avez bien compris Que c'est les grosses têtes Encore? Qui vous appellent Oui bien sûr <rire> C'est la cousine de Chantal. <rire> euh, est... Il est... est maintenant temps de poser la question fatidique, Chantal. Est-ce que tu as le montant de la valise Est-ce qu'il y a à l'intérieur Mon Dieu. Ah. Euh... Ah. ah, il est pour là. Elle va se concentrer un petit peu là. Alors, il me semble qu'il y avait 1027 euros. Oui. oui. Et c'est pour la suite. Ah. La ah, suite, alors. Ah. C'était pas un jeu. Ah, ah, ah. Il manque ah, deux choses pour l'instant. Il manque deux choses. Hein. Ah, il y avait deux jours. Ah oui. Non, alors si je ne sais pas, s'il y a deux choses, ça je ne sais pas. Non, alors je ne sais vraiment pas. Oh là alors là, là c'est dommage, Françoise. Je suis là vraiment désolée. Ah c'est ballot, ballot, ballot, ballot Oui, tout à fait. <rire> <rire> vraiment. Ça, ah c'est idiot. Oh, je passe con, de ballot à idiot, mais le résultat <rire> <c> est le <bien. rire> même. On va quand même vous envoyer une jolie montre RTL, alors. Ah, Est-ce est qu est que je peux l'inviter au théâtre Je passe à Bruxelles. Oh, bien sûr. Ah, oui. Dans peau ah oui, de Vache. Eh ben écoutez alors ah vous oui, allez avec pl... un titre pareil en plus. <rire> vous allez applaudir Chantal Alors à Bruxelles elle passe... Ou à passe où au théâtre Saint -Michel. Au théâtre Saint-Michel. Au théâtre oh, Saint-Michel. Saint ah oui, bah, voilà, je vois c'est pas loin de chez moi. Ah ben oh écoutez franchement. En plus vous aurez une montre RTL pour arriver à l'heure. D'accord. Je, je ne pensais pas arriver en terme, mais je serai en... non, je serai vraiment contente d'avoir une montre et peut-être un petit almanach. Ah bah alors ah, ah. Ben, elle perd pas le nord. Ça, alors, si vous le demandez si gentiment, est-ce qu'on va s'envoyer en voyer, voyer moi, je ne sais Almanac pas, moi. Je, je ne saurais dire, si l'on reste, on va demander à Mme RTL, si on en a un Almanac par des Vernons, ah, dis ah, Vous ah. êtes vraiment des mauvais imitateurs de belges hein C'est pas l'accent Belge C'était l'accent Belge. Justement, ne <rire> connais rien en accent. On va, ne on va pas vous embêter plus longtemps, parce qu'il y a peut-être des urgences qui attendent quand même, ouais. mais c'est promis. Pas du tout. Je vous envoie l'Almanac des Grosses Têtes ertel. Il publié chez Michel Lafon, Il est en librairie actuellement, en rupture de stock. Actuellement, les gens se précipitent sur notre almanac. Ah, C'est fascinant. Ah, C'est fascinant. Et les gens font la queue ah, des heures. Prix concours vous... des almanacs. <rire> C'est <rire> <du rire> <autre entourage, hein. rire> les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Les économies font leur rentrée des classes dans votre géant. Jusqu'à samedi, à l'approche de la rentrée, de 11h à 13h, et à partir de 17h, profitez de 50% de remise sur toute la maroquinerie scolaire. Oui, oui, 50% de réduction sur les cartables et les sacs à dos dans votre géant. C'est ça, la rentrée des bons plans. Les prix bas, c'est... Yeah remise en bon d'achat, voire conditions et magasins participants sur géantcasino.fr Le meilleur des grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h. Écoutez cet extrait de février 2015, l'occasion de retrouver notre ami Jean-Pierre Coff. Le terme médical exact, c'est la vésalgie. Voilà une question pour Marie Mandon qui habite Guillerand-Grange. Mais qu'est-ce que la vésalgie Ça a rapport avec Vézal, André Vézal. Qui était André Vézal André Vézal était un médecin qui a pratiqué le premier des autopsies. Ah, il n'était pas par Rembrandt, d'ailleurs, ah, pour la leçon d'anatomie. Vous, vous en savez vous... des choses. Ah, bah, écoutez, ça, oui, mais c'est pas la bonne réponse. Non. C'est un rapport avec les fuites urinaires Du tout. La vésalgie, c'est des douleurs à la vésicule biliaire. Pas du tout. C'est c'est alors Exactement, c'est pendant une autopsie, quand le type se réveille en disant euh, « Mais je ne suis pas mort. Non » <rire> Non Non. Ça pas se pas du situe au-dessus de la taille. Pardon Est-ce que, enfin, est que l'infection... Euh, touche un organe oh, a... qui se situe au-dessus des autres. Je vous au rassure, il n'y a pas vraiment d'infection. Voilà. Ah, Est-ce que c'est douloureux oh, C'est douloureux parfois, ça fait un peu mal, mais, mais c'est douloureux. Considéré... Le terme est un peu fort. C'est considéré comme une pathologie C'est pas une pathologie, non. Oh non. Ah. Quoi C'est une, c'est un état mental Un état mental, oui. Pas seulement mental, physique aussi. Est-ce qu'autour de, de la table, là, des gens ont pu déjà oh, avoir alors, les vous, alors vous Alors oh, merde. <rire> vous, je crois même qu'il y en a un que je devais citer ici. Pas de Un peu leur abaffie aussi, mais vous peut-être le numéro 1 de la VZJ, c'est vous, Titan. Ah, ah quoi, ouais. C'est on, on peut pas contrôler ses paroles et qu'on s'est <rire> proche, proche du syndrome de la Tourette. Non. non pas du tout. C'est arriver en retard systématiquement. Non. Quand, jamais. Quand on ne Merci. Pas Ça va être ma fête là, j'ai l'impression. Allez-y, régalez-vous là. là. Le mec. C'est il... être franchement plus con que tous les autres. <rire> voilà. Bravo C'est-à-dire que Jean-Pierre Coff, Pierre Bénichoux et Laurent Baffi pourraient être atteints de Vésalgie aussi, mais je ne les ai jamais vus. Euh... Quand on a les couilles qui pendent. <rire> <rire> Le curé. Elle connaît l'anatomie de toutes les grosses têtes. <rire> oui. que... Donc en gros, ça n'a rien à voir avec les couilles. Pardon Ça n'a rien à voir avec les couilles. Bon, mais au moins on merde. avance. Hein. <rire> ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. Ravi toi. Dit. Donc, <rire> Laurent et, et donc moi pas du tout. Vous non, franchement, ça me, ça me surprendrait de votre part. Euh, moi non plus. Ah, donc ça a une connotation péjorative. Moi, ça m'arrive plutôt rarement. C'est ah. pas péjoratif. C'est la paresse. la paresse La wow. paresse. Ben voilà voilà. <rire> voilà une belle description de notre ami Titoff. Mais... Un, pa un paresseux con qui a les couilles qui pendent. <rire> non mais... Ah, son... son... <rire> tu sais quoi <rire> Jean il y a Jean... des jours comme ça, tu dis, il fallait pas que je me lève aujourd'hui. Ah il fallait pas, il fallait que je reste couché avec mes le... grosses couilles, tu vois. La vraie vie. c'est l'impossibilité de se lever le matin. Alors, ça peut, ça peut provoquer le fait que vous ne vous leviez pas le matin. Est-ce mais... que ça a un rapport avec la procrastination Non, pas du tout. Est-ce que ça ne voudrait pas dire peut-être d'être plus intelligent que les autres, mais quand même avec des grosses couilles <rire> Alors, ah vous n'allez pas faire l'inverse, vous maintenant. Un rapport avec la parole Pas du tout, pas euh, du tout. Le cerveau Non plus. Avec l'apparence physique la... Non. Oh. Ça peut se voir à l'œil nu, parfois, <rire> mais pas toujours. On le décèle dans le comportement de la personne Oui, oui, oui. oui. oui. Et ah, là, là. on dit cette personne souffre, oh, souffre. de vésalgie. Est Et, atteinte Est, est atteinte. Ah, est atteinte de oui, c'est... Est, est, Est-ce est... qu'une tarte est atteinte de... <rire> Est-ce qu'on dit en vésalgique Ça vient du norvégien, ah, ouais, C'est tout moi, ça. La vésalgie. Quand on est stressé... Vous avez déjà vu Tito stressé vous <rire> C'est un oxymore, ça. <rire> Est-ce que ça touche un des cinq sens Non, non, non, non, non. non, non, non, non. non, non Est-ce que, ça, est -ce que c est, ça affecte les autres Est-ce que ça affecte l'entourage Non, généralement, non. Non, non, non, non Ça hein. se voit à l'œil nu Parfois, fou. oui, mais pas spécialement. C'est c'est -ce On peut dire tiens, toi, oh, dis donc, on dirait, toi, t'as, t'as, une. Toi, t'es vésalgique, toi. Ah oui, toi, t'as une sacrée vésalgie. Ça veut dire que ça se voit sur la peau Sur la peau, non. C'est un trouble de l'humeur De l'humeur, non. Ça se décèle à l'enfance, déjà Ah non, à l'enfance, c'est très rare qu'il y ait quelqu'un, un enfant... Euh, Vésal... J'ai rarement vu des enfants atteints de Vésalgie. On le voit dans le langage Dans ah le la la la. langage, ça peut se, ça peut s'entendre dans, dans, dans la façon de parler. Et, que ça, et, pardon Et en plus, je vais faire gagner 300 euros à un auditeur. <rire> c'est des gens qui n'aiment pas vous voyer Non, pas ah, du tout. Pourquoi Non, non, non, moi, ça j'aime bien de... Que ça s'aggrave ça, ça, ça, ça, ça, avec l'âge Non, non, spécial, non, pas non, vraiment pas vraiment. Non, non, je dirais est même. Est-ce Alors, est je personnellement, j'ai pas vu d'augmentation. Enfin, c'est pas et <rire> ce pas exponentiel, c'est <rire> assez stable de. Allez, vérifiez, regardez quoi, il vérifie. Est-ce <rire> qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est d'une verbe naître vésalgique ou bien sur le devenir Non, non, non, non, le devient. On le, devient. on le devient progressivement mais ça se calme après. Ça peut arriver que parfois on soit atteint de vésalgie mais c'est que plus les années passent plus généralement on sait faire face à la oui. vésalgie. C'est pas les, les, les types qui disent comment tu vas mon grand. Ah non, pas qui m'a dit comment tu vas mon grand. Ah, c'est la gueule de bois la vésalgie. Ah, ah oui, je le savais en plus. La gueule de bois. Ah mais pourquoi je suis le seul auteur de la table non. à avoir les gueules de bois Il y a que Laurent. des alcoolos autour de cette table Ah, je... mais... ah c'est pas pareil On peut être alcoolique Et là effectivement je pensais à Laurent Bafi Mais ne pas <rire> mais ne pas avoir la gueule de bois le lendemain Bafi il n'a pas la gueule de bois le lendemain si, ah, si. C'est en souffrir Avoir la gueule de bois On peut picoler et pas avoir la gueule de bois C'est souffrir d'avoir brillé voilà. Voilà. Exactement. Tandis que vous Tito, vous êtes du genre à avoir la gueule de bois Oui, Si on peut éviter de raconter nos vacances au Brésil <rire> Lui il a la gueule de bois et la gueule dans le cul. Je dis pas les écharpes dans la nez. Ah, je le savais. En plus. ne boit pas une goutte d'alcool. Je euh, n'en bois plus. Pierre Bénichou, ce n'est pas quelqu'un de réputé pour avoir la gueule de bois. Il tient ah. l'alcool. Ça s'appelle tenir l'alcool. Ah. Vous tenez l'alcool Non, je tiens un bar. RTL. <rire> <pour ça. rire> <rire> première radio de France. Bon après-midi avec RTL, 17 h We'll On se retrouve pour la suite des grosses têtes, juste après les infos Agnès Bonfillon. Peut-être un nouveau règlement de compte lié au trafic de drogue à Marseille. Un homme a été tué en début d'après-midi dans le quartier de la gare Saint-Charles. Grièvement blessé par balle, les secours n'ont rien pu faire pour lui. Âgé de 28 ans, la victime était déjà connue des services de police. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. L'assaillant a crié à l'Akbar avant d'être abattu. Pourtant, les autorités restent très prudentes quant à la motivation de l'homme qui a tué au couteau sa mère et sa sœur ce matin à Trappes, dont les Yvelines. Une troisième personne, en passant, a été grièvement blessée. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'homme de 36 ans présente davantage un profil de déséquilibré que celui d'un terroriste. Le temps de régler les derniers détails caution, remise de passeport et Carice et Bouba ne devrait plus tarder à sortir de prison. Depuis leur bagarre à l'aéroport d'Orly, les deux rappeurs étaient en détention provisoire. Ils vont recouvrer la liberté sous contrôle judiciaire et ce, jusqu'à leur procès, le 6 septembre prochain. Une association de défense du patrimoine annonce vouloir porter plainte contre la ministre de la Culture, Françoise nissen et ce après les révélations de travaux sans autorisation des bureaux parisiens d'Actes Sud, à l'époque où elle dirigeait la maison d'édition. L'association Cité Monument accuse la ministre de s'être, je cite, « affranchie des règles du droit, du patrimoine et de l'urbanisme ». Et dans le même temps, Acte Sud annonce entamer toutes les démarches nécessaires pour régulariser ce qui doit l'être. Air France annonce pour sa part l'arrêt de ses liaisons avec Téhéran le 18 septembre prochain. Juste après, ce sera au tour de British Airways qu'il annonce également. Conséquence de l'entrée en vigueur des sanctions américaines. Et parce que les bonnes nouvelles font du bien. Aussi, souvenez-vous, sa photo avait fait le tour des réseaux sociaux. Il y a un an, un lionceau avait été confisqué à un jeune homme en Seine-Saint-Denis. Eh bien, le félin nommé King a été réintroduit dans une réserve en Afrique du Sud, 25 000 hectares pour lui, ça le change de la petite cage dans laquelle il avait été récupéré par les pompiers de Paris. Côté météo, un temps plus nuageux à prévoir demain, ciel instable avec des averses des Pyrénées aux frontières de l'Est. Les températures elles, seront plus fraîches, de 12 à 24 le matin, de 17 à 33 l'après-midi, 17 à Charbourg par exemple, 19 à Lille, 21 à Paris, 23 à Nancy et Biarritz. 26 à Toulouse, 30 à Ajaccio et 33 à Toulon. Il est 17 h 3 sur RTL. La suite des Grosses Têtes de l'été avec Laurent Requier et toute sa bande. C'est tout de suite et c'est en votre compagnie Caroline. Il fait chaud à Biarritz. Et il fait très chaud à Biarritz. <rire> Merci. À à tout l'heure. <rire> à tout à l'heure. à 18h sur RTL. Nous dégustons ensemble le meilleur des grosses têtes. Laurent Bachy, Bernard Mabille, Florian Gazan, Gérard Jugnot et pour Laurent Ruquier, une femme à chaque bras, Caroline Diamant et Karine Le Marchand est écouté cet extrait. Une question pour Ghislaine Monier qui habite Sartrouville, dans les Yvelines. Et la question concerne quelqu'un qui était né à Budapest, en Autriche-Hongrie à l'époque. Je dis à l'époque parce que c'était en 1874. Mais lui, il a toujours menti sur son lieu de naissance et même sur son âge puisqu'il prétendait être né aux états unis à Appleton, dans le Wisconsin. Je sais pas comment on dit. Wisconsin Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin voilà. Ouais. Moi, j'aurais pas été aussi doué que lui pour mentir, voyez. Mais, Vous avez oui, pas un gros pain J'aurais gardé Budapest. <rire> C'est pas Eric Von Straym Eric Von Straym, non. Kafka. Kafka, non. S'agit-il d'un acteur Un acteur, un acteur Alors, il a commencé comme acteur, mais il n'était pas tout à fait acteur. Metteur, Metteur en scène Metteur en scène, non. Un clown Un clown, non. Scénariste Scénariste, non. Dans le milieu du cinéma Producteur Alors, il a fait un peu de cinéma, mais on ne peut pas dire qu'il était... Connu pour ça Non. Chanteur Chanteur, non. Milliardaire Milliardaire, non. Il était artiste Show. Artiste ah, Il était artiste. Peintre Peintre, non. Il est pas mort sur le Titanic Allons-y, expliquer pourquoi. Bah, parce que euh, s'il était dessus, comme euh, il a coulé et que qu'il avait de l'argent et que les gens qui avaient de l'argent étaient en première classe ah. et qu'il paraît que les hommes de première classe sont morts... Elle a morflé Kate Winslet. Elle aurait pas tenu sur la planche. là. Elle aurait coulé avec. Hein. On, vient on, de on vient de retrouver l'iceberg. On a fait Zodiac S'il euh, avait été sur le Titanic, certainement, euh, il en serait réchappé. Il aurait fait partie Un nageur Wessmuller. Wessmuller, non. Bombard Bombard, non. Ah, c'est un navigateur Un navigateur, non. Ah, c'est un nageur. Un aventurier. Ah, je suis content de voir que ça vous aide pas, finalement. Mark Spitz Ah ben non, c'est beaucoup non. plus <rire> C'est quelqu'un qui a échappé à des tragédies, déjà Non, c'est pas la raison pour laquelle... C'est un aventurier Un aventurier, non. Un, un explorateur. Un explorateur, non. Un sportif, attendez, sportive, attendez. sportif, sportif Un sportif non. Parle-t-on d'un homme qui a réellement existé ou ah oui, parle-t-on d'un ah personnage On parle d'un homme qui a réellement ah oui. existé puisque je vous dis s'il avait été sur le Titanic, certainement lui il en serait échappé. Il... Ah c'est quelqu'un qui a été oui. emprisonné qui qui s'est échappé de prison. Robert Houdin et c'est Robert Houdin Alors c'est pas Robert Houdini. Houdini. Houdini. Harry Houdini. Harry Houdini. Houdini. Bonne réponse de Gérard Bugnaud, Laurent Bassier, Florian Gazan ils sont trois. Oui. Trois avoir trouvé le nom de Harry Houdini qui était évidemment illusionniste et euh, on, on dit qu'il pratiquait l'escapologie, qu'il arrivait à s'échapper. Ouais. C'est évidemment même son tour de force à chaque fois de s'enfermer se, oh, ouais. même dans des moments. C'est vrai quand vous m'avez dit le Titanic, c'est vrai que lui il aurait peut-être réussi à sortir d'une cabine pleine d'eau puisque c'était mmh. évidemment ce qu'il arrivait à faire sur scène. Et s'il s'appelait Houdini, c'est effectivement un hommage au prestidigitateur français Robert Odin. Houdin. Il avait rajouté un « i » à Houdin pour faire Houdini. Mais au départ, eh bien, il était autrichien. Et il s'appelait Erich Weiss, Harry Houdini. Il a toujours fait croire qu'il était euh, américain. Son père était même rabbin, pour tout vous dire. Oh. Et il est mort d'une péritonite. <rire> comment vous savez ça parce qu'il a demandé à quelqu'un du public de lui donner un coup de poing dans, dans exact dans le ventre exact. et et ça a déclenché une péritonite il en est mort effectivement non. parce qu'il demandait souvent aux gens dans le public de lui infliger des coups de poing dans le ventre pour prouver qu'il était invincible et un jour il y a un étudiant qui a frappé un peu plus violemment que les autres oh, et il en est mort vous avez travaillé avec Fechner Christian Fechner qui ouais. était un réalisateur de cinéma ouais, qui était magie, qui ouais. connaissait ouais. tout ça par cœur grand magicien grand oui. magicien il était au point Des, des tours pour... Et euh, votre fils, d'ailleurs euh, Arthur, Arthur il, il a fait de la magie. Il vous fait des tours de magie à la maison beaucoup, mais... Euh, c'est lui oui. qui a fait disparaître tes cheveux <rire> <rire> non, il a mis C'est lui qui a mis, qui a mis en scène un spectacle formidable au Futuroscope, ouais. d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai Oui, et... ouais, il est assez balèze. Mais, mais, mais, par enfin, c'est mon fils, donc... <rire> il y a, des trucs, que, il y a des trucs que vous connaissez et que ouais. vous pourriez nous dire, par Je exemple. Je n'ai pas le droit. Ah, c'est vrai, Mais vous les connaissez Oui, un petit peu. Mais mais la souvent très... la coupée en deux, elle est pas vraiment coupée en deux. En fait. Non, c'est Mimi Mathie, une copine. <rire> c'est souvent très décevant, les tours de magie, en fait. <rire> Comment bon, est-ce Mais parce que j'avais fait une émission de télé avec Gérard Ajax c'est une après-midi il était venu nous expliquer des tours de magie pour voir ceux qu'on prenait ou pas dans l'émission. Vous avec quel âge 3-4 ans à l'époque oui. Non, non, et c'était c'était intelligent. <rire> ouais. Quand il vous le faisait c'était génial et derrière, non là j'ai mis un bout de scotch. Oh c merde. C'est ouais, toujours c très c décevant. c'est simple. Mais il y a un truc qui est assez beau que, que disait, il y avait ce spectacle de divination Mire Mirosca au Soudan. Ouais, peut-être. Vous êtes avec moi Mire. Et euh, le type présentait le truc en disant, s'il y a... Pas de truc, c'est fort. S'il y a un truc, c'est encore plus fort. Mais la femme coupée en deux, moi j'ai toujours. La, franchement, moi jamais compris. C'est des jumelles, non Comment commence ah, mais Non, non. c'est des jeux de miroir, je bah, crois. Ouais. c'est des jeux de miroir. Enfin, j'ai des ah bon jeux de miroir quand tu sais par la boîte et que les pieds bougent d'un côté, ben la tête de l'autre. Eh ben, c'est une, une, une femme Bluetooth, ça <rire> va. <rire> ça, c non, ça, moi ça m'a toujours C'est les nerfs qui bougent, normal. C'est des boîtes truquées, mais c'est toujours des effets. Non mais les des boîtes truquées, c'est pas vrai. Parfois ils tournent les boîtes et on voit, on se demande où elle est la. Oui, parfois il passe une lame entre les deux. Oui, oui, c'est ah, pas, pas, pas une c'est des miroirs. Mais oui, mais c'est pas une lame dure, elle, elle se plie. Et vous, Karine, vous font des tours de magie les agriculteurs, parfois. Oui, la J'avais disparaît. 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Requier le journal du futur. Martial You. Énigme numéro Ça, c'est le tube de l'été 2042. Le journal du futur. Plongez avec moi dans notre futur tous les jours à 8h30 et 19h15 sur RTL. La bonne idée but, ça me donne la patate. Et quand on me dit qu'aux portes ouvertes de la cuisine, il y a jusqu'à moins 30%, ça me donne la super patate. Et quand j'apprends que la pause est offerte, alors là, ça me la coupe. En ce moment, chez But, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte. Plus des financements incroyables. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions au magasin sur but.fr. À la claire fontaine, je retrouve Bernard Glace. Bonjour Bernard Bonjour, je suis là, je suis là à la Claire, à Claire Fontaine, tout à fait, pour les arrivées des courses euh, tout près de Deauville, c'est la troisième était le quintet, le 13 était non partant, le numéro plus 875, Caroline et la bonne combinaison, le 4, le 5, le 3, le 8 et l'As arrivé rapport de la septième épreuve, un pic 5, c'est l'As Outalov qui s'impose à la lutte, il rapporte 5,90 et de displacés devant le 9, Béhama, 1,80 et le 3, Namasjar, 2,40, 4e le 6, 5e le 5 et puis la 8e et dernière qui vient d'avoir lieu avec les rapports qui s'inscrivent. Victoire du 2 de Vaudou des Engrais, 5,70 et 2 euros devant le 8 Astaragood 2,20 placé et le 7 Powerman 2,90 quatrième place, cinquième le 11 2,87 As 11 la huitième et dernière à l'hippodrome de Clairefontaine. Demain on n'ira pas très loin, on ira à Cabourg en nocturne pour le quintet. Les résultats complets, les points de cycle, le répondeur 30 de 10 et le site RefaitLesCourses.fr. Merci Bernard. À, à demain, demain à Cabourg. Retour du meilleur des grosses têtes sur RTL, c'est jusqu'à 18h. Cette fois nous sommes début avril. Muriel Robin et Vincent de Dienne participent à l'émission de Laurent Roquier sur RTL. Monsieur ouais. Gérard Elmo qui habite Créteil espère 300 euros. Peut-être vous avez lu que c'était le retour de Tiger Woods, l'incroyable oui. golfeur oui. qui était. D'ailleurs c'est pas moi, c'est le JDD qui a fait cette astuce qui était au fond du trou pour un golfeur. Ça c'est vraiment incroyable. Ils ont osé. C'est par osé. rapport au trou du golf. Évidemment. Et il revient, je dis. Oh là là, incroyable. J'ai fait le lien tout de suite. Ils <rire> vont pas en prendre pour un con le JDD. Il faut dire que trou golf golf trop euh Et il ça. revient. Et je suis humoriste. Donc, euh, voilà. Il revient au Masters d'Augusta, jeudi prochain. La star du golf va-t-elle gagner à nouveau On dit que c'est possible que c'est un, un formidable comeback. <rire> non, c'est pas ça la question. Non, la question, c'est parce qu'il était sex-addict. Je suis sûr que ça a quelque chose à voir avec non, ça. Vrai non, était... C'est plus élégant que ça a Il question. a été sex-addict, c'est vrai. Il s'est fait arrêter alors qu'il était endormi dans sa voiture au bord de la route, déchiré par bah. un mélange de drogues, de médicaments et une tête de junkie Qui a fait le tour de la planète, donc ça a été très dur pour lui de oh revenir. Voilà. Oh là là oh là. Là. Et quand il a été au plus mal, vrai, ça va pas avec le plus au plus, plus mal. La, la, la, la, la défonce, l'alcool et ça, ça va pas du tout avec le golf. C'est vrai, vous avez hein raison. C'est ça qui choque les gens. Et, ouais. si et je peux parler je que Ça va mieux avec le, avec le tennis. alors <rire> quoi ça, ça va, va la défonce <rire> Ça va mieux Ça va pas mal avec le ping pong, non Bonjour Ping Pong <rire> défoncé, Bien défoncé. c'est ça, c'est ça, c'est ça, Un, un bon japonais. Vous, vous ne parlez un... plus, Laurent, d'un coup Je vous laisse parler. Hein bah là, il y a mais eu un grand blanc. On n'a pas, a on a pas la question. Mais, mais Tiger Woods, a... c'est lui qui a eu un, il a eu un petit scandale ou avec ouais. parce qu'il avait eu beaucoup de... Non, mais oh, vous rigolez, on vient d'en parler depuis des minutes. Parce qu'il a hein. été arrêté au bord de la route en faisant du ping-pong. Oui, avec une ouais. tête ouais. défoncée. Ouais. On vient de le dire, regarde. Ouais. <rire> en faisant du ping-pong avec un pongiste défoncé. <rire> mais non, il a, été arrêt... il a eu des problèmes sentimentaux. il couchait. Il couchait, il avait un club. Il y avait un club. Il a. un club. Il a juste... avoué le tribunal qu'il avait eu 232 maîtresses <rire> en 5 ans. Enfin, ridicule. ridicule. Est ridicule. Alors ouais. que nous... Et quand ça quand il fait était... combien de semaines, 232 maîtresses <rire> <rire> Et, quand... <rire> Et quand il était au fond du trou, eh bien, là, il y a... Un, il un... a poté. Non, il y a un, un golfeur qui a dit <rire> « Jamais, finalement, alors que je pensais qu'il battrait mon record de 18 victoires en grand Chelem, ben jamais, mon record ne sera Battu. Ah, il oh. connaît quelqu'un qui s'appelle Et quel est le nom de ce golfeur Omar, non. Qui s'est dit connais ça pas des golfeurs, non. je me retire. Moi, j'en connais un, je le tente mais il me il me calcule pas Allez-y. Omar Comment Omar, c'est un golfeur. Non, non, non. non. Un Tiger, Arnold, euh, Palmer. Arnold Palmer. Arnold Palmer. Palmer. Palmer. Palmer. Non, non, c'est le, le plus grand des golfeurs qu'on appelle Wood. le requin blanc. Mais oui, Celui qu'on appelle le requin blanc, l'espagnol, l'espagnol. Non, son surnom c'était le Golden Bear. Mohamed Le Trou Je sais pas quoi faire, Comment parce que moi je connais vraiment... Mohamed Le Trou <rire> Mohamed Le Trou Oui, non, très... c'était sur l'an. <rire> J'étais sûr. J'aime dans Vous rigolez quand je dis Mohamed Le, le, le, le Trou Mais les Arabes ont toujours été très présents dans le golf. Attendez... <rire> <rire> Nick Jack Nicklaus. Pas Bonne réponse de Pierre Benichou. Alors, là, tu sais qui pourquoi, jouait dans Shining ah, tu, sais dit pourquoi, vous. tu sais pourquoi Je ne me, me pardonnais pas De ne pas trouver C'est que j'ai réécrit ses mémoires Je veux dire, J'ai adapté en français Ah bah oui, Ses mémoires Qu'est-ce qu'il racontait dans ses mémoires Jacques Niclos Ça s'appelait My Golf and yours Mon golf est le vôtre My ouais. golf is yours. And yours. Mon golf, yeah. ah, and yours Mon golf est le vôtre C'est mieux une brève histoire du temps comme titre par exemple <rire> Mon golf est ouais, mais le est vôtre. Plus chiant, hein. Hein, oui, mais fait... ça parle moins de golf. Oui, mais ça sert moins de golf. <rire> et on a beaucoup reproché à Stefano King, ça. Mmh, mmh. Le trou noir. Il oui, y, y a beaucoup dans l'équité. Les golfeurs étaient verts. Quand ils ont lu le livre, ils ont halluciné, quoi. On 18... a arrêté assez vite le golf. Ah hein, bah, okay. Au 18e oui. trou noir. <rire> qui joue au golf, ici Non, moi J'ai fait, fait deux limbagos, basta. Ah, c'est pas vrai Ah oui, j'ai fait deux, deux, deux drives et paf Après, j'essaie de péter ça... Bon, la la mère Ma mère serait là. Déjà, ça me ferait bizarre. Elle est vivante ou pas Oui, elle est, elle est vivante. Donc, il a rien à faire au milieu des grosses têtes. <rire> C'est ça qui est bizarre. <rire> Je, je, je Parce si que si ta mère, si ta mère n'était pas vivante et qu'elle serait, et tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui, on dirait ma mère. Oui. Non, mais elle raconterait que la fois, un jour, il fallait faire du sport du euh, à l'école, on était oui. obligé, et donc moi j'avais choisi golf. Ah. Donc j'étais, elle m'avait emmenée et elle, elle avait assisté à, au premier cours. Au cours et au moment où j'allais taper dans la balle pour la première fois. L'arrosage automatique s'est déclenché Et j'ai été mouillé Et elle m'a ramené immédiatement à la maison Elle m'a dit tu feras plus jamais de sport, je t'interdis C'est marrant, j'ai vécu moi aussi un truc avec euh, la mère de Vincent euh, <rire> Et l'arrosage automatique s'est déclenché et Elle était toute mouillée. <rire> ça me dégoûte. Oui, oui, ça il faut jamais parler de sa mère. Je oui, jamais ta mère, Tu te, te, te mets sur un terrain glissant. il euh... y a des choses qu'il faut jamais aborder ici. Oh là là là là. En tout cas, écoutez, Pierre a bien fait de se réveiller. Sans lui, on n'aurait jamais retrouvé Jack Nicklaus. Bravo, monsieur Bravo. Benichou. Il y a du Dans les grosses têtes aujourd'hui, écoutez le duo Co-Engine qui sort... Leur premier succès suite à l'émission Audition Secrète. Mais les passagers de nos vies passagères, la machine est lancée, pas de machine arrière. On peut se rassurer, se dire que tout va bien, qu'on maîtrise à peu près la cadence du train. Rien de nous ne restera aussi peu. sable det er est sådan, vi kan leve i fred. Vi kan leve i fred. Vi kan leve i fred. dans nos châteaux de sable, Vi kan leve i fred. Vi kan leve i fred. Vi kan leve i Altså, atdan sådan. Sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan Jane, l'un des quatre artistes signés à l'issue de leur participation à l'émission Audition Secrète dm cet été. Le premier single, Les Châteaux de Sable, est déjà disponible. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier, écoutez, c'était cette semaine dans le Grand Quiz de l'été sur RTL. Et oh, mais qui y a-t-il à l'intérieur Le séjour au parc Astérix que vous venez de gagner. Le grand quiz de l'été, présenté par Bruno Guillon et Caroline Diamant, demain à 9h15 sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter un client satisfait. Bah, et moi Euh, deux clients satisfaits. Et moi pardon, trois clients satisfaits. Désormais, chez Intermarché, en plus des marques Pâturage, Abrior, Paquito et Apta, bénéficiez également de 10% de vos achats sur toute la gamme. Les petits prods crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com, offre soumise à condition. Conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours, alors quand vous nous dites Pour la rentrée, on souhaite ajouter des rangements dans les chambres, mais on n'aura ni le temps, ni l'argent pour tout faire On vous répond, jusqu'au 27 août, bénéficiez de moins 15% sur les portes de placard sur mesure, livrées et posées à domicile Gagnez du temps et de l'argent pour tous vos projets Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin Voir conditions en magasin La suite de ce Best of Grosse Tête sur RTL jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier cette fois, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabi Fabrice Florian Gazon, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant et un auditeur face aux Grosse Tête. RTL. Les auditeurs face aux Grosse Tête. Je vous demande maintenant de faire connaissance avec Jérémy qui habite au Poulperios. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Bonjour Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour. Jérémy. Bon, bon Salut. Bon. Salut. Vous habitez au poule. <rire> poule, C'est où le poule Oui, allez-y, allez-y. C'est le y. poule ou la poule C'est au poule, Périllus. Ah. C'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est bien ça Voilà, c'est tout au nord des Pyrénées-Orientales. Comment on prononce exactement Montpoule, Jérémy Montpoule. Non, non parce qu'il faisait froid. Oh, <rire> Jérémy Montpoule, parce qu'il faisait froid. <rire> mais Montpoule, ce n'est pas son nom de famille, Bernard. Suivez bah, mais, un non, petit peu. Non, mais c'est le village. C'est le village. Mmh. Voilà, les Opoulens, les Opoulens. Vous êtes Opoulens. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites, Jérémy, dans la vie Alors, j'étais pendant dix ans dans la marine nationale. Je viens d'arrêter, je suis sans emploi actuellement. Ah, et oh. je viens de reprendre des études à l'armée. Ah ben, à la fac pardon à ah ah la oui, fac oui, ah ouais, vous êtes c'est l'armée l'armée ça l'a marqué <rire> c'est pareil et c'est pour faire quoi <rire> alors vos études Les études de Catalan. Ah, vous avez le pour apprendre ah le catalan. Ah voilà exactement oui. Jérémy, vous savez que vous allez peut-être partir au château de Cheverny, un séjour vous attend, un séjour magnifique dans une suite 5 étoiles aménagée dans les dépendances du château. Vous pourrez en plus profiter... Oui, dans les dépendances comme un, comme une espèce de gueule. Évidemment. Vous n'aurez pas droit au château, c'est uniquement pour moi. Enfin, non, oui. Vous voulez vendre euh, oh, oui, le séjour. Pas, non, oui. Vous jouez pour un séjour au château de Cheverny, vous le savez Cheverny à de modèle au fameux château de Moulinsard du capitaine Haddock. Il appartient à la même famille depuis plus de six siècles et détient la plus belle collection de meubles, tapisseries et objets d'art du Val de-Loire. Vous y séjournerez dans une suite 5 étoiles aménagées dans les dépendances du château de Cheverny. Et surtout, vous découvrirez le château sous ses illuminations de Noël dès le C'est trop long. <rire> ah, voyez, hein voyez ce que je dois faire tous interminable. les jours. Ouf, interminable. Ah, ah, voyez un peu ce que c'est que mon travail. Il restait cinq lignes. <rire> Qu'est-ce <rire> qu'écrit ça <rire> Christopher Baldelli. Ah c'est excellent. Bon, ah, c'est oh, ah, oui, très bien, c'est très bien, c'est très bien écrit, <rire> c'est magnifique, c'est torché. Il écrit tout. Oh, oui, il écrit tout. Monsieur le directeur, vous avez reçu mon jambon, monsieur <rire> le directeur. Faites attention à vos carrières les gars. <rire> Et relu par Jacques Expert. Vous avez ah, besoin oui. de manger encore pendant un certain temps <rire> Voici la question justement, on va parler de manger, Jérémy. Est-ce que vous avez vu cette étude publiée aujourd'hui, par le Parisien, une étude d'ailleurs qui a été reprise, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL, dans le 7.9 animé par Yves Calvi, le plat qui représente, selon les Français, le plus, la cuisine française. Le couscous. Ah, je l'ai lu, le bœuf bourguignon. Pardon Le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, le boeuf bourguignon voilà. Bravo, bravo. Eh oui, j'allais tenter la blanquette, mais non, c'est euh, pas la blanquette, je est ah, la blanquette est la deuxième. La blanquette ouais. de veau arrive en deuxième position. Ah oui, c'est la blanquette arrière. <rire> oh joli et, et, après, et, et après En 3 c'est le steak frites ouais, En ouais. 4 le cassoulet mmh. En 5 le magret de canard Et la choucroute alors Alors Non, non, non la, non, la non, choucroute non. pas tout de suite La moule frite Oh, oui, la, moule moule frite. Ça, moule oh la moule frite C'est ma femme assise sur un barbecue la moule frite oh, quelle <rire> horreur Oh <rire> il est légère Elle est complètement Elle est chic et pas chère La moule frite C'est ma femme assise sur un barbecue en plus, on a plus C'est drôle, mais ça se fait pas du tout. Ça doit faire mal surtout. Les, es les escargots arrivent en septième oh, position. C'est normal, oui. ils sont plus lents. Voilà, ils sont pas rapides, c'est normal. Mais le boeuf bourguignon, en tout cas, est ah, en oui. tête. Comment vous le faites-vous votre boeuf bourguignon alors J'en car... ai jamais mangé. Oh, c'est bon. Oh, Comment c'est bon. possible ça Parce que il y a pas le coq au vin là-dedans. Ah non, je sais non. que vous l'aimez sans coq, mais on oui. n'en a pas. La langue... Et le lièvre à la royale. Oh, c'est bon ça. Et le couscous. Il y a les couscous. Oh non, alors, ah non non merci c'est très bon le bœuf ouais. bourguignon la ah recette ouais. traditionnelle oh une garniture de champignons des petits oignons des oui. lardons évidemment une bonne viande charolaise tant qu'à faire Elle va fondre. Euh, va fondre ça, c'est magnifique. Qui bien va... sûr, bien sûr Qui va fondre dans un vin de Bourgogne, oh, Côte de ça. Nuit, voilà. Côte oui, de Gaune. Ah, mais oui, mais oui. non, mais ça fait un, ah, un oui. espèce de globi bulga marron. Non, ah, non, non. Oui, c'est marron. Vous le oui, servez ça, ça se avec ouais. du pain grillé à l'ail, ou, oh, euh, ou des pommes de terre vapeur, ou des carottes, ou des haricots verts. Non, verres. mais attendez, qu'est-ce qu'il dit Du pain à l'ail avec du bourguignon Oui, oui, oui. Il faudra prendre la cuisine française. du pain à l'ail, on t'a dit. Du pain à À l'ail. Des macaronis On peut mettre des macaronis Et des tagliatelles aussi Oh non ah, si, si, Meilleur rien de meilleur qu'un bon bœuf bourguignon à côté faire l'amour c'est rien C'est n'importe quoi Mais hein. si vous voulez une vraie garniture bourguignonne oui. Effectivement c'est plutôt des champignons, des lardons Et des petits oignons glacés Ah oh, voilà. oui les petits oignons comme ça Il voilà, ne voilà. bon, faut pas oublier d'enlever le bouquet garni Au dernier moment ah, hein. Bah, Oui non. parce que ah, bah, on bah, donne oui. à la mariée après Exact Ha ha ha! Ah, bravo Jérémy en tout cas <rire> Merci beaucoup C'est quoi vous, votre plat préféré Si on avait dû vous demander pour un sondage Quel est votre plat préféré vous auriez dit quoi ah, moi, je vous aurais dit un plat catalan évidemment La cargolade La cargolade ah, C'est quoi la cargolade C'est le, euh, escargot escargot Et voilà, vous Bernard donc... Vous auriez dit quoi ah, Bah tout lui ah, Le gras bon, double Qu'est-ce que je <rire> Ah oui, j'aime bien le, le jambonot oh, Non mais j'aime bien le, <rire> le gras double Les tripes J'adore les tripes Les tripes Vous auriez dit les tripes Vous Florian euh, Moi je aurais dit la paille La paille Ah, ah c'est française. Oui c'est typiquement très français. français ça, oui. Bon écoutez, tout est français, aujourd'hui vous mais aimez voilà. ça à la peine là. Et vous alors Beaugrand. Alors moi j'ai une passion pour les tomates farcies Moi je suis classique. C est c est quoi. Quoi Steak frites. Steak frites. Ah, euh, aucune ah oui, vous faites pas, de... vous emmerdez pas, vous n'emmerdez pas. Ah non mais je sais même pas faire les frites, mais dire que ça se voit Et vous Fabrice. Moi, j'hésiterais entre la sole normande à la crème avec des crevettes, des moules et le petit croissant Ah Oui, c'est léger. Ou alors... On sent le mec qui est passé en Suisse. On sent le mec qui bouffe au McDo jours. Ou alors le bœuf en croûte sauce périgourdine. Oh là là Et vous, monsieur monsieur Pernier Moi, je serais assez second du plateau. Là, c'est la blanquette. La blanquette de vous. J'aime bien la blanquette. C'est bon. La petite blanquette. Et qu'est-ce qu'on mange à midi, alors Oui, parce que là, vous nous C'est je vous sais Qu'est-ce qu'on mange ce soir Ce soir, pardon Excusez-moi, Fabrice. Je vous le refais. Qu'est-ce qu'on mange demain midi Moi, je suis comme Jean-Jacques Péroni, je suis blanquette aussi. D'ailleurs, Jean-Jacques Péroni, nous le retrouvons avec Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Cette fois, Jérémy Ferrari, Florian Gazan, Stevie Boulay. Sur le plateau aussi, Marcilla Yacoub et Karine Lemarchand. La question nous emmène dans le 16e arrondissement de Paris, très précisément rue Erlanger. Pour quelle raison a-t-on parlé de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris ce week-end Ce pas parce qu'il y, y a un monsieur qui va se faire virer de chez lui parce qu'il a des ébats sexuels beaucoup trop bruyants et que ses voisins n'en peuvent tout simplement plus. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et en plus, il exhibe. Mais c'est bien Mais pourquoi j'habite pas en face Mais c'est bien, c'est que... Mais pourquoi vous dites c'est bien, Marcella Parce qu'on supporte pas les bonheurs, c'est pour ça qu'on veut l'expulser, ces pauvres hommes en fait. Alors, ce pauvre homme, les voisins, quand même, en ont marre, ils ont fait une pétition, ils disent « C'est un défilé perpétuel de très jeunes filles des pays de l'Est, ah. » dit une voisine, ah. « ah. Ils passent leur temps à s'envoyer en l'air ». Il faut vérifier, c'est pas l'adresse de Pierre Bénichou ça. <rire> bah, elle ferait pas beaucoup de bruit, hein, Hey, le kid On ne peut pas dormir, disent les voisins. Il buggent. Nous sommes otages. Quand il fait beau, c'est fenêtres grandes ouvertes oh. sur la cour. Et quand il ne fait pas beau, c'est de toute façon sans les rideaux. On assiste à de véritables scènes pornographiques. Ils balancent même les capotes par les fenêtres. Oh. Hey. Oh. Oh. Oh. Les habitants sont allés toquer à la porte du monsieur en question lequel les a reçus en caleçon et leur a déclaré, si j'en crois, Céline caresse dans le Paris qui a enquêté sur le sujet, il les a reçus en caleçon et il leur a dit « Je suis un homme, j'ai des besoins ». Voilà. voilà. Ah, ça, c'est une belle phrase. « quand même. Je suis un homme Mais ». Bien rue Erlanger, c'est aussi la rue où s'est suicidé Mike Brandt C'est pas vrai. Si. Eh oui, il a glissé sur une capote. <rire> Alors, le collectif euh, des, des voisins a alerté le propriétaire et oui. les propriétaires... Ont alerté le député maire UMP du 16e, <rire> Monsieur Claude Goasguen, oh, oui. oui. qui les a reçus en sa mairie. Ah, euh, et, ça fout le mec. Ouais, alors, oh, oh, et, et, et Monsieur Goasguen a donc écrit une lettre en direction du bailleur, qui lui a répondu dans un premier temps, mais euh, ouais, alors, il, lui a, il lui a répondu "Ça fait un bail que j'ai pas baisé." <rire> non, non, il lui a répondu "Excusez-moi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir régulièrement. <rire> Certes, je fais un peu de bruit, mais tout de même, c'est pour mon bonheur." Et ainsi, je ne suis pas dangereux dans la rue, ça se passe chez moi, j'ai le droit de le faire, pas scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. Voilà. <rire> <Ils attendent. rire> dégoûté. Oh Il a ajouté PS sur la rature, c'est pas du Tipex. Oh <rire> <Voilà. rire> Bon alors il n'est pas à jour de ses loyers, voilà oh, si. pourquoi il risque ah, évidemment, il peut pas tout faire. Ah, bah, il a souvent oui. les bourses vides. Ah, bah, <rire> les policiers se sont déplacés en tout cas pour constater l'infraction de oh, nuisance sonore et d'exhibitionnisme. Vous ah, porteriez plainte, vous marchez là, si vous aviez un voisin Non, moi je suis beaucoup plus gênée quand j'entends qu'on crie aux enfants. Mm. ou on, ça, on entend tout le temps les voisins qui, qui sont méchants avec leurs propres enfants ou, et oui. personne ne s'est plaint. Il peut donner des idées aux autres, c'est oui. par jalousie bon, que les gens s'éplaignent. Tu sais, t'habits très là-bas, t'aurais pas été obligé de t'acheter une télé. <rire> vous avez non. eu déjà des, des voisins bruyants, vous-même peut-être, euh, Karine C'est des... moi-même quoi, euh, vous, Des voisins qui se sont pleins, euh, des nuits agitées Non, moi c'est une non. gentille voisine. J'ai eu une petite mamie au-dessus de chez moi qui marche avec son déambulateur la nuit. mais ah, bon, c'est pas pareil. nuit uniquement ah. la nuit Bah, elle m'a oh dérangeait la nuit surtout. Tant qu'à faire chier, autant que Le ce soit la <rire> nuit. <rire> Moi j'ai eu hein, des voisins bruyants comme ça. Non mais c'est vrai, c'est très, très. Vous l'amour, ah, oui, Quand vous êtes seul, c'est embarrassant. Quand oui, vous êtes ça. accompagné, ça peut donner des oui, idées. Ouais. On, voilà. on s'y met tout. Il faudrait des horaires fixes. <rire> si, si vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de coucher, c'est encore plus gênant. Ouais, quoi. Parce que ça lui donne des idées Parce ah que vous restez en votre lit avec quelqu'un avec qui vous n'avez ah pas envie de coucher. Ma mère se sent très seule. Personne pour le rencontrer un jour ni qu'on me raisonne pour m'aider à voir l'amour ah, ah. Besoin de personne quand je me suis fait ma loi besoin de personne quand elle est venue vers moi de personnes Véronique Sanson et Christophe Maé. C'est le premier extrait de l'album duo Volatile où Véronique Sanson revisitera à la rentrée tous ses tubes en duo avec de jeunes artistes. RTL Les grosses têtes de l'été. Laurent Requier Dès lundi, RTL fait sa rentrée. Bonjour, c'est Laurent Gérard. RTL. RTL matin, 8h50, retrouvez l'incorrigible Laurent Gérard. Briside, briside, préfère mes affaires, c'est bientôt la rentrée. Et oui, lundi, c'est la rentrée sur RTL. RTL, première radio de France. To, to, to, to. C'est la rentrée des bons plans avec votre géant. Jusqu'au 2 septembre, votre géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. Oui, géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. 20 fois la différence. Géant de ces économies. Les prix bas, c'est... Yeah offre valable dans les magasins participants, voire conditions en magasin.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 Retour des enregistrements des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier lundi matin à RTL à Neuilly. Pour assister aux Grosses Têtes et aux enregistrements, il vous suffit de vous inscrire. rtl.fr slash assister. Et voilà. Et pour aujourd'hui jusqu'à 18h, c'est le meilleur des Grosses Têtes. La ville de Vienne, qui vient d'être classée pour la huitième fois consécutivement ville plus agréable à vivre mmh. au monde, je ne sais pas si vous aviez retenu... En Autriche ou Vienne dans en o... Autriche. Non, non, en Autriche. En Autriche. Ah, oui. Vienne en Autriche, et eh bien cette ville de Vienne, ville autrichienne bien sûr, vous l'avez compris, est actuellement en train de célébrer le centenaire de la mort de quatre de ses principales figures qui, justement, euh, représentent l'âge d'or viennois et euh, je vais vous donner évidemment quelques noms que vous ne connaissez pas forcément parce que cela serait très dur à trouver par exemple Otto Wagner et Koloman Moser je suis pas sûr que vous auriez Ach, donné Wagner on connaît ah. Non mais c'est pas, pas le même, ah, pas le même. Euh, Carlos Moser c'est un défenseur de l'OM mais... mais on célèbre les 100 ans les 100 ans de leur disparition car ils sont morts ces quatre-là en 1918. Je dis bien les quatre, car je ne vous ai pas encore donné les deux autres peintres, peintres donc euh, oh. de l'âge d'or viennois, que je vous demande de retrouver, puisqu'actuellement à Vienne, des dizaines d'expositions sont programmées pour célébrer cet âge d'or de l'art viennois. De quels peintres, les deux peintres manquants, s'agit-il Tous deux morts en 1918. Est-ce qu'il y a Klimt Bravo, vous avez trouvé le plus facile des deux, Auguste Klimt. Ah, ouais, il me l'a piqué, dis donc. D'ailleurs, si j'ai dit Auguste, c'est Gustave, pardon. Gustave. Gustave y a, y a Stans. <coughs> pardon. Stans. Non, c'est un musicien. Voilà. Oh, il ta oh. Sur le oh. Il y a aussi François Feldman, que le vienne, que le vienne, allez, c'est l'heure du lavement. Il se fait carrément ses lancements maintenant. Et tu connais pas François Feldman, Pierre François Feldman, que le vienne, que le vienne, que le viennent, les vals que le viennent, que le vienne, que le vienne. les maladies vénériennes, vous les connaissez. Comment il s'appelle le gars qui avait fait le cri là? Munch. Munch, non. Kandinsky. Non, Kandinsky, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont morts tous les deux en 1918. Gustave Klimt et lui, celui que nous cherchons. Et sachez justement que quand Klimt est mort le 6 février 1918, celui qu'on cherche a exécuté le portrait de Klimt sur son lit de mort. Et lors de la 49e exposition de la sécession viennoise, qui aurait dû être présidée par Klimt, mais qui pouvait pas le faire vu qu'il était mort, ah c'est lui qui s'est chargé de l'organisation de l'exposition. Et ça, il n'y a pas apporté bonheur et il, il est mort, est mort et il est mort lui-même quelques mois plus tard voilà. parce que sa femme avait attrapé alors qu'elle était au sixième mois de sa grossesse la grippe espagnole ah, qui s'est répandue dans tout Vienne qui a fait des millions de victimes en Europe et ce peintre est mort lui aussi, trois jours après sa femme, le 31 octobre 1918 et donc plusieurs mois après son ami Gustav Klimt euh, la Comment ça, Eastwood C'est Eastwood <rire> oh non. <rire> bien, bien. Ah. que la grippe espagnole a fait plus de morts que la guerre de 14 ah oui, oui. Ah, En non, 1918, il y a eu plus de morts. Donc, Guillaume Apollinaire. T'as échappé belle, toi Ah oui Ta gueule, toi après, après, après, après, après, après, La grippe espagnole, et après ça, vous voulez que je montre le paillard La grippe espagnole, si tu fais pas « hachum, tu fais « Olé » Est-ce qu'il a un prénom un peu bizarre Alors, un prénom... on utilise très peu son prénom, pour tout vous dire. On dit Parce que si je vous dis son prénom, oh, je veux bien vous dire son prénom, oui. parce que c'est quand même très difficile. Son prénom est très difficile lui-même, Egon. Chilleux. Chile, Chile, Chille, Chille, Chille. Chille, Egon Chilleux Chille. Chille. Chille, Excellente oui. réponse Bravo. de Merci Florian Gazan. Vous connaissiez Stevie Chilleux Absolument pas, ni l'un ni l'autre J'ai dit Chillem". Donc bon, on, est... dit pas on dit pas Chille, on dit Chille C'est surtout quand on est constipé voilà, Qu'on dit Chilleux <rire> <rire> oh, Rien ne nous sera donc épargné Aujourd'hui ouais. C'est bien Franchement il il de parler de peintres super vraiment ouais, c'est un truc bon... qu'on connaît pas pour finir avec Chilleux oui mais c'est un bon moyen technique pour s'en rappeler maintenant Chille. on va parler de, de Vienne auteur euh, enfin peintre viennois oui. Chilleux oui. il s'en alors... souviendra ouais. la là... prochaine fois qu'on lui demandera qui était le copain de Krim tu fera un petit effort de mémoire il lui dira ouais. fais caca ouais. oui. ah, là... et Stevie bah, alors... et si, parce si... qu'il y a un moyen de mnémotechnique pour rester dans la peinture tu penses à Van Gogh et chie-le eh oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait comme tableau connu Ah bah oh, Comme tableau connu, il fait... Euh... Le portrait de Klimt ouais, sur son ouais, lit ah, ah, ouais, ouais, ouais, et... de ouais. Au moins, il bougeait pas. C'est vrai, comme ça. Oh, vrai. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Au moins, il bougeait pas dans son <rire> lit Ah C'était une nature morte. <rire> ah, c'est vrai c'est plus facile de faire le ouais. portrait de quelqu'un ouais. qui bouge pas. Ouais. Autant attendre qu'il soit mort, vous ouais, avez raison. C'est le premier truc intelligent que vous avez dit dans cette émission, Chambal. Et comme, comme quoi, vous voyez Comme il faisait un petit peu frais quand il, quand il peignait, il disait, baisse un peu la climpte. <rire> Mais c'est beau, Vienne ah oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que beau, Vienne Ah oui Le centre de Vienne Écoutez, est magnifique. Écoutez, je ne suis jamais allé à Vienne. Ah, moi, une vraiment. fois, une fois. Ah et, ah oui. et, les, et les Viennois... Mais avec oh là qui là là vous êtes allé à Vienne euh, Avec euh, des amis. Alors, je me rappelle et surtout de mon serveur dans un restaurant qui ah s'appelait Otto... Mon... <rire> Oh une oui, beauté oui. fatale. Otto, ah, oui. oui, fait je la carnaval. <rire> ah ben j'aurais bien voulu, hein. Faut y aller en amoureux à Vienne. Ah bah oui. oui, oui. Ah, bah, oui. Ah, oui. Ça n'a oui. aucun intérêt. Ouais, ouais. Et le toit de la cathédrale, comme ça, avec toutes ouais. ces tuiles ah, qui oui, forment là, des, des loisirs. La cathédrale. Mais oui, ça forme des, des, des mosaïques. c'est sublime. C'est pas pour mettre un toit à la cathédrale. Il a pas, il a pas voulu vous revoir, Otto. Non. Bah non. Il a fait la politique de l'autruche. Je comprenais pas. J'arrivais même pas à savoir dans, de quel côté il était. Donc pour oh vous dire, c'est-à-dire, ouais. ah, il, il était auto-riva. <rire> Ah je comprenais rien, il me paraît que je comprenais rien. Ah un mot, t'as pas un mot. Si j'apprends un mot, freezer, c'est coiffeur. Ah freezer, c'est coiffeur ouais. voilà, ah, juste il, que voulait, il voulait peut-être te dire quelque chose. <rire> C'était un indice <rire> Ah C'est beau les souvenirs de Stevie ah, à Vienne. Pas, ah, ouais, Et ouais. voilà à quelle occasion vous êtes allé à Vienne Chantal Non, Mon mari me promet toujours Vienne, mais ça vient pas. Hein. <rire> Moi, ah ouais, comme je sais pas quoi dire, je veux faire du chahut. Oh, oh, oh. <rire> tu peux faire des claquettes, hein, tu l'as fait bien tout à l'heure. La... Oh, ta gueule, toi. Oh. C'est pas parce que t'es une femme que je vais être respectée. Hein. Attention, Monsieur Benichou, en ce moment, il faut faire très attention, très attention. à tout ça. Oh, pop, pop, pop, ouais. non, Encore parce un que... mot comme ça, je porte plainte. Non, hein, non parce que c'est quand on les aime trop qu'elles portent plainte. Quand on les injurie, elles ouais. diront, oh, il est un peu brutal, mais il est tellement franc. Et, et, et dès que tu dis vous êtes jolie, j'aimerais tellement vous toucher la main regarde ce vis là voilà. j'ai encore le bruit de sa voix dans mon cœur et ça m'a empêché de faire l'amour pendant 15 ans c'est souvenir, ce type ce qui m'avait dit fais attention avec la femme hein. Ah bah, il, a il a bien compris je <rire> sais pas pourquoi <rire> il vous dit que ça est vraiment là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 content de vous avoir. Ah bah nous aussi. Bonjour Martine. Je vous écoute tous les matins parce que je suis le de, de bonheur et je suis très très contente de voir les larmes aux yeux. Un ah peu à ce point-là. RTL petit matin présenté par Bérénice Bourgueil, c'est demain à partir de 5h. Vous aimez être à la pointe de la technologie DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge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 Plus d'informations sur dsautomobile.fr Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Ah le patron Oui, quoi encore On a un pépin et je suis chez Lidl. Et demain et après-demain, le sachet de 2 kg de pommes bicolores Origine France est à 2,49€. Et elles sont certifiées verger éco-responsables. 2,49€ le sachet de 2 kg de pommes bicolores chez Lidl. C'est pas possible. Ah si patron, un seul vrai prix. Et en plus, c'est les mêmes prix partout en France. Même pendant les vacances. Oh, on est mal. Ah bah oui, on est mal. Très mal. Lidl, mmh. le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 10. 1550 150 variété Gala, origine France. Extrait cette fois de cette émission des Grosses Têtes, à la mi-janvier, jean philippe notre Jean-Fy, -Phi, était là, je me souviens. Il y avait aussi Jean-Jacques Péroni, Philippe Manœuvre et Arnaud de Samer. Une citation pour Francis Grosjean, qui habite Mave, dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Le chemin le plus court d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller oh. ». Pierre Dac. Non. Vivant <coughs> Vivant. Et français Français, non. Non. Ah, Stephen White Stephen White, non. Je vois que vous nous écoutez, monsieur. Ouais. Ah, c'est vous, Manœuvre. <rire> J'ai cru que c'était de sa mère. Oh, oui, bien sûr, oui, Stephen White. Ouais. Ouais. Bah, oui, le... le, le... Le frère de Jim <rire> ah ouais, ouais. C'est un, un Américain on, on a des habitués ici aux grosses têtes C'est un Américain Un Américain, non Un, un anglais. anglais Un Anglais non plus Un Espagnol ah. Non, non, non Francophone un italien. Le chemin le plus court d'un point ah, C'est l'égaré C'est de ne pas y aller L'égaré, non Francophone, oui Belge Canadien Belge, ah. Ah, belge. Humoriste Humoriste Gueluc Bonne réponse oh, de Jean-Jacques Péroni oh, Philippe oh, bah, Gueluc oh, bah, Plus compliqué la citation suivante pour Claudia Stargian, qui habite et qui a dit « Dieu fait ce qu'il peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. Oh, France, oh, oh, oh, oh, oh, » c'est vivant Jim Wright C'est mort. C'est Stephen Wright. C'est français? français Ça, c'est très français. Ouais. c'est vivant Ah, c'est français, c'est mort en 77. En 77. Oh C'était un chansonnier. Chansonnier, non. non C'était Sim, non Sim, ah non. Ah, non, non, pas non, non. Pas 77. 77. Ah, oui, non, non je déconne. Un acteur Dieu fait, acteur, non. Dieu non, fait ce qu'il un... peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. Un, un, un, écrivain, écrivain, un écrivain, un scénariste, parolier, poète. Jacques Prévert. Jacques Prévert, hum. bonne réponse de Jean-Jacques Peroni. Prévert parlait comme ça. Oh Une citation oui. pour Stéphane Talon, qui habite les Lilas. Quel réalisateur a dit si nous avions su donner du travail à Ronald Reagan, ce mauvais acteur serait jamais lancé dans la politique Ah <rire> euh... Donc c'est un réalisateur américain. Et intelligent. C'est Woody et de Allen de Il est de l'époque le... de, de, de Ronald Reagan ou pas ah bah, Il est mort en 86. Ah, Arthur Penn. Là, il s'agit évidemment de culture cinématographique. Oui, oui, oui, oui. mmh. Puisqu'il faut trouver un réalisateur. Mmh. Alors, Billy ah. Wilder. Mort aux états unis mais qui n'était pas américain euh, d'origine. Il était anglais. Non. des pays de l'est. Des pays de l'est, ouais. oui. Enfin, ah, pays de Billy Wilder. Billy Wilder. Non. non. Milos Forman. Milos qui a dit Milos Forman C'est moi. Eh bien, c'est pas sa manœuvre. <rire> <rire> euh, ça finit en ski, c'est. Euh... Ça finit pas en ski du tout. C'est toi. Pas... <rire> Est-ce que ça est... finit en luge <rire> <rire> ah. Non, Les... un grand réalisateur. Ben, il y a Quel y a... est son chef-d'oeuvre Fritz Lang oh, Si je vous dis deux, trois films, vous le trouveriez tout de suite. Ah, ah oui. donnez-en qu'un. <rire> l'homme au bras d'or. Ah, ah bah oui, l'homme au bras d'or, oui. Édouard Non, non. C'est un livre de Nelson Algren, c'est un film avec Sinatra, le rendant euh, du réalisateur Béchapp. Il n'a pas fait le troisième <rire> homme. Non, mais tout mais... Tout William O'Hilaire Non. L'homme au bras bah, bah oui. Hein, au... Ça fait mais cinq minutes que je francelle sur mais Je l'ai dit euh, la C'est bon non Qu'est-ce a ah bon. Moi, et lui C'est demi-malle son surnom <rire> De, non, ça de, oui. de il faisait des films d'aventure Ah oui, il a fait... Non mais écoutez, mais franchement, quoi vous me décevez monsieur... Victor Fleming Non, non. monsieur, monsieur... Péroni, c'est votre nom Péroni Oui, c'est si ça. Ah. Oui, appelez-moi ah. Madeleine si ça vous arrange. Vous qui aimez les westerns Ah, ah. il a fait ah. des westerns mais oui. John Sturgess Non Pour la première fois, je sèche. Il a fait tourner John Wayne. Oui, d'accord. Fait... Est-ce qu'il a raison, Gary Est-ce qu'il a fait tourner John Wayne Est-ce qu'il a fait tourner John Wayne Ah, je suis pas sûr qu'il y ait eu John Wayne dans cela, non. Ça, Gary Cooper. Gary Cooper, non. Ah alors, il a fait des westerns sans cowboys. <rire> il n'y a pas que Gary Cooper et euh, John, Wayne. John Wayne. Kirk Douglas. Il euh, y, y a Pierre Van Hoochue aussi. Hein euh, Attends, non, ça, ça vrai. Vrai. Il a fait tourner Kirk Douglas. Euh, Kirk Douglas, je suis pas sûr. Non, c'est pas quelque chose de Newman. Putain. Est-ce qu'il a un nom qui sonne quand même américain Ah non, non non, il a un nom qui sonne plutôt des pays de l'Est. C'est Dimitri quelque chose. Et surtout son prénom d'ailleurs. Un prénom qui devrait être de plus en plus rare dans Paris bientôt. voiture. <rire> Qu'est-ce qui va disparaître à Paris Qu'est-ce qu va pas euh... <rire> ça m'embrouille ça. Ah oui ça, ah oui, ça vous embrouille. non, c'est pas. Ah, vous savez pas, non, vous savez pas, non. on va donner 300 euros vous êtes voilà, là, oui. On s'y attendait pas Stéphane Talon qui habite les Lilas va toucher un chèque RTL. Et c'était pas si con hein, ce qu'a dit Bernard Mabille puisque c'était auto premier. Ah, ah. <rire> Alors un Western, de premier Et ben la rivière sans retour. Ah, c'était lui, bah, il y avait Kurt Douglas. Ah, mais non, c'est Mitchum. Ah, c'est Mitchum. Vous voyez que je réponds bien à vos bravo, questions. Bravo, bravo. C'est Robert Mitchum et Marilyn Monroe et dans la, la rivière sans retour. Exodus, non Exodus, mais ça, c'est pas Western, Exodus. Non, bien sûr, non. Si Exodus, c'est un Western, <rire> Jésus est un drôle de cow-boy. <rire> Vous avez euh, l'homme au brador, ça vous devriez connaître. Ah oui, mais je crois bah que c'était Edward de... Mitric. En oui, tempête oui. à Washington. Ah oui, euh, non, c'est pas des westerns. Non, bah non mais il y a la rivière sans retour, c'est un western quand même. Oui, ah mais oui, un peu oui, mollasson. Oui. Comment ça mollasson c'est mollasson. Il descend de la rivière. Bon, il y a des, il y a des cascades, il y a des rapides. Alors à un moment, ouais. ils sont mouillés tous les deux. Dis mais pas Alors la fin, dis pas la fin, dis pas la fin. Non, mais c'est pas la fin. Il y a la scène dans la grotte où Robert Mitchum fait un feu pour chauffer Marilyn la salope Et, Et c'est Et... torridement sexuel. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, oui c'est ah oui très bien. C'est marrant, on a plein un film Rivière sans retour. Pourquoi bah, Comment qu'une rivière, elle peut venir... Euh, ça peut en arrière, une rivière. <rire> <rire> une rivière sans retour, c'est c'est oui, comme coule ça une rivière. Ouais. C'est des saumons qui remontent. <rire> Mais Mais ils, sont, un... ils ont froid tous les deux, alors. Oui, euh, oui, oui, oui, oui c'est pour ça, ça qu'il l'en Et c'est pour ça qu'il a trouvé son pseudo, Robert Fitchum. On oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mieux en mieux. Oh, oui. Vous avez un petit côté marine, Monroe, vous-même Oui, c'est vrai, on me l'a déjà dit. Tu, tu l'imagines en jupe sur une bouche de métro non, Avec une perruque blonde, Mais oh, Je vais te dire que Robert Mitchum, il prend sept ans de réflexion avant. <rires> à 18h RTL soir avec Philippe Corbet suivi de On refait le monde et puis à 20h quel est votre signe Christine Asse et Laetitia Dallé pour l'instant suite et fin du meilleur des grosses têtes sur RTL. Quelle était l'ancienne monnaie française qui valait un demi denier un sesterce un sesterce non le, le liard le liard non le sou non plus le ducat non Ce bien sûr. un demi-denier. L'esterlin. Non plus. Le denier-denier. <rire> c'était au Moyen-Âge ah, C'était au Moyen-Âge, effectivement. On est à l'époque médiévale. Le, le, denne, le Sous l'ancien régime, jusqu'à la Révolution, ah oui. un demi-denier, c'était... Un sou Un sou, non. Un louis Un louis. Non. c'était du... la moitié du denier Ah oui, ça, je vous confirme. C'est un demi-denier. Vous progressez un... <rire> Je suis sur la voie. C'est pas un nom de plante Qu'est-ce qu'elle dit <rire> Par, contre, du Par foin. contre, Daniel ne progresse pas. Du foin Du foin, du foin non. Ouais, C'était pas un nom de, de, l de roi Tout le de roi. monde connaît ce mot, mais vous ne savez pas que ah. cela correspond à un demi-denier. Un Et... clou Un clou, non, une que bille, un rouble une bille. Alors on dit qu'on connaît le mot, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans une expression qui parle d'argent Du flouze oui, Tout à fait, du flouze, non, un rouble. Un, un, co un copec, un non, copec, non. <rire> non, non. Une thune. <rire> Pardon La thune. La thune, non. C'était déjà une monnaie euh, du temps des Grecs, hein, dans l'Antiquité. Bah, euh, ah, ah, ah. j'ai pas un radis, non, c'est pas un, radis, un déca, c'est <rire> un être... nom du radis. C'est euh, une Grecs. monnaie utilisée dans l'Antiquité grecque et en France, au Moyen Âge, jusqu'à euh, jusqu la Révolution. Donc c'est dans une expression qui désigne l'argent. Oui Ah, euh... elle est bien cette question. Non, Claire Merlot va sûrement toucher 300 euros. Donc il y a une itomologie grecque. Oh, 3... ça, ça oui, si vous voulez. Oui. Il y a... 300... il y a... Oh, le moïkan Le, ah. De... le demi-denier des mohicans. <rire> <rire> voilà, est bien, Le denier des mohicans, ah, ah, je l'aime bien. A... Est-ce qu'il y a deux syllabes oh. a... Vous ne faites pas le denier. <rire> <rire> deux syllabes euh, Deux syllabes avec euh, une, une syllabe, syllabe muette. à la D'accord. Flouze Flouze, non. Non, les... non. Le tel Le tel, non. La roupie. Qui roupie ici De Saçonnet. Le pécule Ah, le pécule, Au fond des... du couloir, a à gauche. Ah, il <rire> <plus> pécule. <rire> voilà. On essaye de chercher. On fait la... des allusions graveleuses sur le cabinet. Absolument. maintenant on, on, on connaît tous l'expression. De, de, c'est pas de la roupie sans sonnet non. que Frédéric Dard traduisait en de la roupette de Sansonite. <rire> oui. <rire> <rire> Une monnaie de cuivre qui valait un demi denier. Ah. ah c'est pas mais grand euh... chose. C'est la moitié d'un denier. C'est pas non. grand chose. C'est donc. C'est quand. Denier. Il y a un chiffre. C'est comme le 1 Non, c'est pas un chiffre. C'est pas Bézèf. La... Bézèf, non. non. Ah, c'était pas mal, Bézèf. Est-ce qu'on peut le faire avec les mains C'est... Oh, bon. Donc ça concerne une question qu'elle qu qu peut... raconte. <rire> <rire> si ça vient, est-ce qu'on peut le jeter C'est pas grand-chose, c'est de la... Bleu. Ça concerne ah, une... c'est dab ah, mais elle est pas tout ça hein, ouais. non, Ça désigne une petite somme d'argent un peu ridicule, c'est ça Oui, ça c'est une obole. Vrai. Pardon Une obole. L'obole. Oui. Ouais. Réponse de Jean Benghigi. Bravo ça. Ah il est fort. Ah il est fort. Est quelque chose en bas de moi. Hein. Une une obole. Ah oui, il y a notre auditrice qui manque de boles aujourd'hui. c'était aussi ce qu'on donnait pour Comme le mort pour quand il passait le Styx. Donner au bol. Le rapport avec pourboire. Toi, tu dis au bol. Est-ce que ça a un rapport avec pourboire oui. pour oh non. non, non, aucun, aucun. Oh aucun. Ah bon oh Pourboire. Sauf, le... sauf si tu demandes une coiffure au bol chez le coiffeur et que tu donnes un pourboire au, au garçon au coiffeur. Et donc, selon la coiffure, par exemple, de Mireille et Mathieu, ah non, elle est au bol. C'est vaut... une coupe au bol. Elles ne vont pas grand-chose, c'est une coupe au bol. Voilà. C'est vrai, Monsieur ruquier j'ai une coupe à chier. Et, et celle de Jean Benigui, c'est pareil, c'est au bol, mais on avait retiré le bol. Bon, alors... Et c'est Gueluc mais en parle. On, on, euh... on avait mis le bol pour couper autour du bol. Oui. Euh, Mireille et Mathieu, elle saurait chanter Marie Pervanche. Oh mon Dieu, mais un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervanche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes, bas le cœur d'une femme. Ouais, C'est ça, oui. Mais, mais attendez, as... excusez-moi. Il y, y, y a eu deux génériques à Marie-Pierre Brancard. Oh, je préfère le deuxième, oh, le deuxième de des vol. années 80. Envoyez-le au salon Agricole. Le deuxième était encore mieux. Ah oui, attention, sérieux, le deuxième, vous oui, le fait, Je veux bien, mais avec la voix, avec la voix de Carla Bruni. D'accord. Attendez, juste avant de tout, promettez-moi une chose, Laurent. C'est de pas le repasser dans le best-of ce week-end. 4 fois en tout si, si, vas -y, vas -y, vas -y. Marie qui... Pervenche c'est le charme et la loi Mission mystère en veux-tu en voilà C'était galère et soudain c'est galère Miss détective est passée par là Marie Pervenche elle est comme Attila Là où elle passe C'est pas, pas j'aime ça participe. mais pendant ce temps-là je me mouche louche, ah, est je Marie Pervenche va passer par là On peut quand même l'applaudir oh, ouais. oh, ouais, <rires> Estine Première radio de France